وَنِقْبْلَةٌ تَقَدِّمُ الْمُونُوثِيِزْمَ فِي الْإِسْلَامِ بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في خيرون bienvenue donc à une nouvelle séance sur, le, sur notre série de التوحيد, tawhid le monotheisme d'allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui on va commencer un peu en dans des details des exemples pratiques qui ont été cités par exemple soit dans le Coran, dans la Sunna du Prophète wassalam, ou bien même dans les paroles des des, des pieuses ancêtres, sahabas, et ainsi de suite sur que, quelques pratiques qui sont contre qui contredisent le Téouhid, le monothéisme d'Allah subhanahu wa taala. On va voir dans quel cas -ce que ces pratiques là vont aller à l'extrême d'être du shirk. Ça veut dire du polythéisme qui est majeur, shirk akbar, qui fait sortir la personne de l'Islam. Et comme on a déjà mentionné auparavant, l'impact, bien sûr, du shirk majeur, du shirk akbar, dans l'au-delà, c'est que la personne yad va être en enfer pour l'éternité. In allah la Et dans certains cas aussi, que certaines pratiques peuvent être du shirk qui est mineur, shirk asghar. Ça veut dire que La personne ne sort pas de l'islam, par contre, elle a commis quelque chose de grave et même selon certains savants, même le shirk asrar, le shirk mineur, comme on a déjà détaillé cela, Allah Azza wa jall, ne le pardonne pas, même s'il ne n'implique pas l'éternité fi Jahannam en enfer, mais Allah Azza wa jall, va punir la personne si elle ne fait pas si elle ne fait pas le repentir de ash-shirk, l'asghar du shirk mineur selon certains ulama. Donc, parlons, maintenant on va commencer insha Allah subhanahu wa ta'ala avec certaines pratiques que certaines personnes font ou bien que plusieurs personnes, c'est des millions de personnes malheureusement, d'êtres humains qui ont recours à ce forme de pratique là, certaines pratiques que les gens ils font pour rejeter ou bien soit pour le daf' ou bien le رفع de al-bala'. C'est quoi C'est les épreuves, ok Les épreuves, Allah Azza wa il a créé des épreuves dans cette vie. Parmi les épreuves les plus connues, bien sûr, les plus communes, c'est les maladies. On va donner comme exemple ici la maladie, c'est parmi les épreuves principales qui font en sorte que les gens, eh bien, ils se sentent en détresse. Ils cherchent une solution et beaucoup d'êtres humains, la majorité des êtres humains, au lieu de se tourner vers Allah Azza wa et puis vers la médecine halal qui est légale, faire les actions comme on va le mentionner, inshallah, avec les règles et les principes détaillés, eh bien, plusieurs êtres humains, la majorité des êtres humains, ils vont se tourner vers autres que Allah subhanahu wa ta'ala vers des moyens qui sont illicites et qui peuvent faire partie même de l'échirque du polythéisme, soit pour le def' ah ou bien le raf' ah. okay? Donc, c'est quoi là, cette différence-là entre def' ah et raf' ah dans la langue arabe El ah, c'est repousser. Donc, dans sa forme halal, le def' ah, ici, c'est la prévention. Prévention, ça peut être soit la personne, elle va, par exemple, quelqu'un qui mange certains aliments particuliers parce que ça aide à prévenir, par exemple, mettant la grippe, ça aide à prévenir telle maladie, ok Juste par un aliment, parce que c'est prouvé par l'expérience. Donc ça, c'est un, une, une forme de prévention ici, de défa, de prévention ici de la maladie ou bien de l'épreuve, mais c'est une prévention qui est halal. Ou bien la prévention qui est halal, qui est licite ici, ça va être par, par exemple, les adkar faire les adhkars d'Allah Azzawajal, faire certains dhikr et ainsi de suite. Donc ça, c'est correct. Par contre, il y a des gens qui vont avoir recours à certaines formes de prévention qui sont interdites, ou qui font partie d'un shirk. Donc ça, c'est la prévention. Et il y a arrafa. Arrafa, non, ça c'est après l'épreuve. Une fois que l'épreuve, elle tombe. Donc là, il y a des personnes qui ont retour, recours à certains moyens. Quelqu'un qui va aller voir un magicien, par exemple, un seah, pour lui demander, moi j'ai telle maladie, j'ai tel problème, est-ce que tu peux me faire le seah pour que ça repart Donc ça, bien sûr, c'est interdit et ça tombe ici dans le domaine de shirk et ainsi de suite, comme on va le voir, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, parlons de la question de ici de l'asbab. C'est quoi l'asbab C'est quoi Quel est le sens de l'asbab Qui pourrait nous rappeler ici C'est quoi le sens de sabab Un sabab, asbab, des asbab Quel est le sens Comment expliquer ce concept-là de l'asbab C'est un concept central dans notre vie. C'est important de le comprendre. et sa relation avec le qadar d'Allah Azza wa C'est quoi asbab pour vous oui, que Je sais le est déjà défini, Donc c'est c'est des causes c'est des moyens ok c'est des actions c'est c'est des pratiques c'est ça les sbaab les causes on sait que Allah Azawajal dans ce monde même si Allah Azawajal Inna kullu jay In Khalakna Hu bi Qadar Allah Azawajal il a créé toute chose avec un Qadar mais ce Qadar là ce destin et eh bien Allah Azawajal il l'a Il lui a accordé, sous le destin, qu'est-ce qu'il y a Il y a le système des causes à effet. Eh bien, c'est ça les asbab c'est le cause à effet. C'est ce qu'on sait que, comme les ulama, ils disent, on sait que le, le feu, ça brûle. Donc, le feu, c'est une cause pour brûler. Le feu, c'est une cause pour faire monter la température, donc pour attirer la chaleur, donc... Ça, c'est un sebeb. C'est ce qu'on appelle ici les esbeb. Les esbeb, ça rentre dans le système de cause à effet. Et ce système-là système de cause à effet, eh bien, il est rec reconnu par l'islam. Ce n'est pas contraire à notre aqida, à notre croyance de reconnaître ici le cause à effet, tant qu'on croit que tout cela, c'est par le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé les esbeb, les causes. C'est lui qui a créé les effets. وَهُوَ مُسَبِّبُ asbab. C'est lui aussi qui a créé le lien entre... La cause ainsi que cet effet en particulier. Et si Allah Azza wa il veut à l'exception, si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, eh bien il va faire en sorte qu'une cause en particulier, dans une situation exceptionnelle, ne mènera pas à son effet qui est quoi Attendu, auquel on est habitué. Donc ce système-là de cause à effet, il est extrêmement important. Alors les ulamas, ils disent « At-ta'alluqu bil-asbab gayr as-sahihah فهو من الشرك الأصغر وقد يصلوا إلي الأكبار بحسب اعتقاد صاحبها donc se fier faire confiance être lié aux اسباب qui ne sont pas légals on va voir انشاء الله qu'il y a des اسباب qui sont légals qui sont licites et il y a des اسباب qui ne sont pas reconnus dans l'islam il y a des causes, des pratiques qui ne sont pas reconnus alors être lié à ces pratiques là se fier à ces pratiques Faire confiance à ces pratiques et les adopter, eh bien, ça peut nous faire tomber dans un shirk, soit le shirk mineur, ou bien même, parfois pire encore, un shirk majeur. Si la personne, ici, on va donner un exemple typique ici, shirk majeur, ça serait quoi Ça serait si la personne, elle pense que telle cause qui n'est pas licite, on va voir des détails, ok, mais telle cause qui n'est pas licite, si la personne, elle, croit que ce sebeb là, يَنْفَعُوا بِذَاتِهِ C'est lui en tant que tel qui fait le changement. C'est lui en tant que tel qui... On va donner un exemple. Porter un pendentif. Quelqu'un qui porte ici un, un pendentif. Comme on va voir plus tard, comme une, partie, une pratique de shirk ici, des personnes qui portent un coquillage bien précis. Certaines formes de coquillage, il va dire ce coquillage-là, et eh bien ça me protège du mal. Ok Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ici Il a fait la cause, ça serait quoi dans cette situation Porter le coquillage et l'effet c'est la protection contre telle ou telle autre forme de mal. Okay? Donc ça c'est une croyance que la personne elle a. Sinon elle n'aurait pas porté ce pendentif. Donc là il y a deux situations. Si la personne elle porte le pendentif en croyant que ça c'est un sabab. Allah Azza wa il a fait en sorte que celui qui porte ce pendentif eh bien, il va être protégé contre le mal. Ça c'est un shirk qui est asra. C'est un shirk qui est... Mineur. Pourquoi est-ce que c'est du shirk, même s'il te dit, Allah Azza wa c'est lui qui a quoi, fait en sorte que ça, ça protège contre le mal Pourquoi est-ce que ça, c'est un shirk quand même, shirk mineur C'est parce que ça, c'est une cause qui n'est pas reconnue fil Islam. On va voir plus tard, incha'Allah Azza wa Jal, pourquoi Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est reconnu ou bien ce n'est pas reconnu Maintenant, si la personne, elle croit que ce pendentif là, ce coquillage... Il a des pouvoirs magiques, des pouvoirs extraordinaires. Il là, c'est lui qui c'est c'est une source de puissance, c'est le coquillage en tant que tel quoi qui qui repousse. On ne croit pas ici en aspect de qadar, c'est Allah Azza wa qui a fait ici. Alors là c'est quoi C'est un shir qui est quoi Akbar, majeur. C'est parce que ça c'est il a accordé des attributs de al de la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla une créature donc Une telle situation, ça serait ce serait ce coquillage en tant que tel. Alors maintenant, que, comment faire la différence entre un sabab, une cause, entre les asbab qui sont reconnus et les asbab qui ne sont pas reconnus Qu'est-ce qui est approuvé par l'islam et qu'est-ce qui est rejeté On a seulement deux façons ici, deux méthodes pour déterminer les aspects qui sont reconnus. Tout le reste, ce n'est pas reconnu en islam. Le, la première chose ici, c'est les textes de la religion en tant que tel. Al-Nassu al-Shar'i. Les textes de la religion. Soit que le Coran ou bien la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit que telle pratique, que tel moyen, eh bien c'est une cause. Ça nous sauve du mal. Ça nous sauve du mal. Qui pourrait nous donner un exemple d'une pratique qui nous sauve et qui nous protège contre la pauvreté. Mais qu'on connaît à travers le Coran et le Sunna. C'est pas à travers le commerce à l'université qu'on apprend cela. Quelque chose... Faire sadaqa. Faire... Ok, certains avca. Certains do'a. Oui. Faire la umra. Faire le hadj. Tabi'u baina. حَدِّوَا الْعُمْرَةَ تَنْفِيَّانِ الْفَقْرَ وَالْكُفْرَةَ كَمَا قَلْ صَرَ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمْ Donc, si quelqu'un va dire «Moi, je vais faire صَدَقَةَ parce que je vais avoir le عَدْرُ بخِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ et aussi parce que Inch'Allah, je vais avoir la baraka et beaucoup d'argent ainsi de suite ça c'est une cause qui est quoi Qui est approuvée C'est correct parce que ça c'est la première forme ici le premier la première référence qui justifie les causes, c'est bien sûr les textes du l'Qur'an et deux asuna ça peut être aussi comme pour le miel Allah il a dit dans l'Qur'an kareem que le miel qu'il y a une guérison à l'intérieur et dans ce miel. Donc si quelqu'un, il va consommer du miel avec l'intention de se guérir, on va lui dire, d'où est-ce que tu as amené ça Il va dire, c'est dans le Coran, c'est dans le sunnah. On va dire, ok, ça c'est une cause qui est justifiée, qui est acceptable. Ça, ça passe le test en tant que tel. Et c'est ce qu'on appelle ici les esbab al les esbab qui sont religieux, qui viennent de la religion en tant que telle. Numéro 2 deux, deuxième moyen de connaître les ss qui sont justifiés, ça serait quoi? C'est l'expérience tête du c'est par l'expérience humaine donc ça si c'est prouvé par l'expérience donc même en médecine même en médecine est-ce que la médecine est-ce que lorsqu'on invente des remèdes, on invente des médicaments, est ce que ça se fait seulement à travers de la théorie des formules chimiques Est-ce que ça se limite à cela? Est-ce que c'est de la simple théorie Non. On va habituellement faire de l'expérience, n'est-ce pas Des tests. On va tester des médicaments sur des animaux, sur des souris, telle chose. Après ça, on va les tester sur certains êtres humains. Et là, par l'expérience, à un certain moment donné, il y a des critères que les experts dans ce domaine ils vont dire OK, tel médicament, maintenant, on l'approuve. C'est parce que l'expérience, les études ont montré que l'expérience habituellement mène que 4 dans 80% des cas, par exemple, tel médicament, et eh bien, il mène à un à un remède, ok, il aide à améliorer la situation du patient. Donc, les esbèbes qu'on connaît par l'expérience, comment est-ce qu'on connaît, comment est-ce qu'un enfant, il va connaître que le feu, que ce qui est très chaud, c'est dangereux, que ça brûle, comment est-ce qu'un enfant, il va connaître cela, si on va pas lui dire cela, bien sûr, peut-être on va lui dire et il va apprendre ça à travers ses parents, mais parfois certaines choses, un enfant va les apprendre par quoi Par une mauvaise expérience, ok, parce que Il a touché quelque chose d'un peu chaud, il s'est rapproché du feu, ça l'a un peu, un peu brûlé, ça l'a un peu brusqué. Et là, par l'expérience, on prend cette déduction-là que le feu, eh bien, ça brûle, que le feu, c'est dangereux, que le feu, ce n'est pas bon pour nous, n'est-ce pas Donc, l'être humain, comme ça, il apprend par l'expérience, on se fait conditionner avec le temps par, par l'expérience en tant que telle. Et c'est ça ce qu'on appelle ici « al-asbabu ». أَلْقَدَرِيَا Les causes qui sont dans le قَدَر ou bien أَسْبَابُ أَلْحِسِيَا Les causes qui sont matérielles okay, qui se base ici sur l'حِس sur le matériel, sur le tangible tandis que les premières causes elles ne se basent pas sur le tangible comme on a dit aller faire la عُمْرَ et croire que la عُمْرَ ça, euh, ça repousse la pauvreté ça protège de la pauvreté ce n'est pas quelque chose qu'on peut quoi prouver de façon qui est qui est quoi Tangible, ok, ça serait difficile de faire ici une expérience pour prouver que la Omra, mais là, on adhère à ça, on apprend comme cause parce qu'on l'a connu à travers Ashara, à travers Donc soit on le connaît à travers al-shara ou bien à travers l'expérience la ici ce qui est matériel. Par contre, est-ce que toute expérience matérielle mène nécessairement à une cause qui est justifiée Non. Même pour l'expérience ici matérielle, il y a condition. Il y a un petit détail ici comme les ulamas, ils mentionnent, ils disent ici, de 1 Écoutez, ce point, il est extrêmement important. Okay, ce petit détail ici est extrêmement important. Que le lien entre la cause et l'effet Et bien qu'il soit, quoi Évident. Que ce soit un certain lien qui est matériel. Ce n'est pas un lien ici qui est mythique. Il n'y a pas une légende derrière les deux choses. Vous comprenez Ça doit être un lien qui est clair de cause vers effet. Pas un certain lien qu'on ne peut pas expliquer, qu'il qui n'y aurait pas ici d'explication qui est, qui est matériel. Parce que ça, ça ouvre la porte encore une fois à a justifié au fait des causes qui ne sont pas des causes par expérience c'est du n'importe quoi mais on va dire ah, c'est l'expérience qui l'a prouvé comme par exemple, ça c'est une question qui revient souvent la fameuse médecine énergétique okay? que ça tu vas faire telle chose tu vas avoir de l'énergie qui va venir avec tel geste et ainsi de suite on va te dire ça c'est prouvé que ça aide les ulama ils ont dit que ça c'est quoi ça rentre dans le, dans le shirk C'est parce que ici cette médecine, cette fameuse médecine énergétique, il n'y a pas de lien qui est vraiment scientifique entre, ce, ces, entre cette thérapie par l'énergie et entre quoi Entre le remède en tant que tel. Vous comprenez Donc là, c'est même les, la façon dont c'est fait ainsi de suite, c'est limite, limite avec ce qui est du style qui est clair. C'est pour cela que les révélations, ils disent ça, ça rentre dans. Al-Shirk, ça, ce n'est pas une forme de médecine qui est qui est justifiée. Comme par exemple, euh, il y a certaines formes ici le qigong, dans même dans les pays arabes, ils, dans certains pays arabes ils font ça, ok Ça, c'est une forme ici encore une fois de soi-disant arts martiaux, médecine ainsi de suite chinoise. que okay? Les ulama, ils disent que tout ça, c'est dû, ça rentre dans Al-Shirk, c'est parce que le lien n'est pas évident entre quoi La cause et entre l'effet. Je peux dire du n'importe quoi en prétendant que ça c'est cause à effet, c'est par l'expérience, c'est connu par l'expérience. Je peux vous dire du n'importe quoi, comprenez Non, si ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué ou bien qui pourrait être expliqué, qui a un potentiel ici scientifique de pouvoir l'expliquer ou par l'expérience ou autre chose, eh bien on n'adopte pas cela comme étant une, une méthode et comme étant une cause qui est valide dans Ashara. Donc ça c'est le premier critère pour ce qui est de l'expérience. On rappelle encore une fois, donc on a dit... Les causes, ce qui est halal, c'est quoi Les causes licites, c'est Les textes, ok, donc ici, dans, dans Al-Wahiy, texte de Al-Sharia. Et, deuxième type, c'est quoi Prouvé par l'expérience. Là, pour ce qui est dans, ici, ce qui est prouvé par l'expérience, on a la première condition, c'est que le lien doit être évident, de un et le deuxième critère ici que les ulama ils mentionnent aussi al la yu'tamad que ce sabab là la cause ne soit pas haram en toctel que tel. Okay? parce que Il y a des causes qui sont haram. C'est prouvé dans Al-Shara ici que la religion, elle dit que c'est haram, que c'est interdit. Là, il n'y a même pas lieu de se demander est-ce que ce que c'est -ce prouvé par l'expérience, est-ce que c'est évident, ainsi de suite. Comme par exemple, comme pour ce qui est de al pour comme pour ce qui est de al de la magie. Même si quelqu'un va dire, non, non, non, moi je sais, ce magicien, à chaque fois, les gens vont vers lui, par exemple, il attire telle et telle chose. Mais ça, on connaît de par la religion d'Allah, Azzawajal, que c'est interdit, que c'est haram. Donc là c'est battle. Lorsque ce n'est pas évident, c'est battle. Et lorsque ce n'est pas prouvé par les par les textes ou par l'expérience aussi, c'est quelque chose qui est qui est battle. Et euh, non. Donc ça c'est là le ça c'est pour ce qui est du des critères pour une expérience qui serait ou bien pour un pour une cause qui serait valide dans la religion dans la religion. Tu as vu une question Non. Qu Non, ça n'est ça pas de haraj, ok, les, encore une fois, les remèdes grand-mère, ok, prend telle herbe, manse, telle chose, et ainsi de suite, peut-être que ça mène, peut-être que ça mène pas, mais ici on est quoi, on est dans le bon ou le mauvais médicament, mais on sait certainement qu'on n'est pas ici dans le cas de al ou bien ceux qui se rapprochent de al -Shirq. vous comprenez, c'est parce que là le remède grand-mère, encore une fois, comme tu l'appelles, il repose sur une croyance qu'il y a des, quoi, Il y a un certain bénéfice chimique à l'intérieur de ces de ces aliments que Allah a créé que ces aliments vont faire quelque chose à l'intérieur du corps de que ces herbes, Il y a pas de croyance ici en un pouvoir qui est quoi surnaturel. Vous comprenez Si par exemple le remède c'est comme il y a pas tu te dis pas que c'est quelque chose de surnaturel. Ça fait juste comme par exemple un exemple, ma fille elle avait la jolie, Non. On, on lui a dit du boulet par exemple si tu lui accroches Chose en or, ça va la ah là là Moi, je compris, là juste pas là on est dans le domaine du cirque vous comprenez tu as telle maladie mais une chose qui est en or ça va la guérir là on est dans le domaine de mais eux ils disent parce que c'est pas ils disent que c'est l'or mais est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose scientifiquement est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche du fait que l'or c'est c'est bien pour telle maladie pour une maladie vous comprenez non voyez oui, La différence ici, c'est que prendre des herbes, oui, scientifiquement, c'est quelque chose qui se tient. Qu'il y a des herbes, qu'il y a des plantes, ainsi de suite, qui sont bonnes pour le corps. Certaines qui tuent certaines bactéries, certaines... Donc, on a ici une... On est dans une méthode qui est scientifique. Par contre, là, il faut bien sûr revenir à des experts de 1 pour prouver que telle herbe mène vers tel remède, ou bien que c'est prouvé par l'expérience. Les grandes mères, eh bien, elles appliquaient toujours ça à leurs enfants et ça marchait toujours. Là, on va dire, bittadjirib, pas de problème. Donc là, on est dans le domaine de quoi, vrai ou faux, c'est le bon ou mauvais médicament. Mais on se rapproche pas du shirk. Mais dès qu'on parle ici, métal, métal, porte de l'or, porte de l'argent, ainsi de suite, on, comme on va le voir tout à l'heure, un hadith du prophète là-dessus, alors ça, c'est du shirk. Ça, c'est clairement du shirk. Chirk Asghar ou Akbar, encore une fois, dépendamment de la croyance de la personne. Si la personne, elle croit que Allah Azza wa il a mis quelque chose que l'or ici, il va attirer le remède. Ça, c'est shirk Asghar. Si la personne, elle croit que c'est l'or en tant que tel, que de façon indépendante, ici, il n'y a pas un lien avec le qadar. C'est indépendant, c'est l'or qui a des pouvoirs magiques contre telle chose. Là, ça... C'est du shirk akbar, ok Parce que ça c'est contraire à al d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, Quelques autres règles ici pour ce qui est des des causes, encore une fois, des esbab. Donc tout ça c'est un peu relié au qadar. Okay? Quelles sont au qadar 1. Première chose. La yu'utamadu ala l'esbab. Même lorsqu'on adopte les esbab, les causes, il ne faut pas placer sa confiance en les causes. Notre confiance doit être toujours en Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour ce qui est des causes qui sont... Licites, même celles qui sont encouragées dans la religion de subhanahu wa taala médicaments du miel quelqu'un qui prend du miel pour se guérir il ne doit, doit pas placer sa confiance en le miel partir chez le médecin il faut pas placer sa conf, sa confiance notre cœur ne doit pas être relié au au médecin c'est le médecin qui va me guérir non moi je fais les causes que Allah il a établi dans cet univers qui mène habituellement vers la guérison comprenez donc là le cœur il doit être toujours lié à celui qui est elle moubib celui qui crée les causes rappelez-vous toujours si on il veut couper le lien entre un cause une cause et un effet Allah il va le faire c'est pour cela encore une fois comme on le connaît pour ce qui est de la majorité des remèdes utilisés en médecine, ok, même de nos jours les médicaments ainsi de suite, dans la majorité des cas, il n'y a pas un remède qui à 100% fonctionne. Donc ça peut fonctionner pour 95% des personnes, pour 80% des personnes, ok, une chirurgie peut marcher, on va te dire il y a un taux de succès de 90% ainsi de suite, mais Allah zewajel il achète lorsqu'il veut subhanahu wa taala, et eh bien il coupe le lien entre telle cause et telle est un effet que le cause la cause qui mène habituellement vers l'effet auquel on s'attendait le remède eh bien ça ne va pas ça ne va pas fonctionner deuxième chose ici elle a la règle générale c'est que le sabab la cause elle mène donc ça c'est une règle générale que la cause elle mène vers quoi vers le résultat vers la conséquence Ça c'est la règle générale. Pour certaines situations, c'est du quasi 100 presque, OK, on va dire du presque 100 Comme pour ce qui est du feu qui brûle. Le feu, ça brûle. On y croit et cette croyance-là n'est pas contraire encore une fois au qadar d'Allah Azza wa Jalla. On va dire le feu ça brûle, le feu c'est dangereux, c'est pour ça qu'on s'éloigne du feu. Par contre, si Allah Azza wa il veut de façon exceptionnelle, même ces causes qui sont tellement évidentes et tellement stables, si Allah Azza wa il veut de façon exceptionnelle, qu'est-ce qui va arriver? La cause ne va pas mener vers les fées. Soit comme dans le cas des mu'adizates, les mu'adizates, les miracles, les miracles c'est seulement pour les prophètes, mu'adizates. Comme pour Ibrahim alayhi salam, on sait que Ibrahim alayhi salam il a été jeté dans le feu. Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran al-Karim, ya bardan wa 'ala Ibrahim. Allah azza wa jalla il a fait en sorte que le feu soit une source de fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. Ça c'était par un quoi miracle, Ou comme dans le cas des karamets. Les karamets, ok, je connais pas ici un mot en français qui qui traduit ici karamet, mais les karamets c'est un semblant de miracle, ok C'est comme un miracle mineur et ça c'est pas pour les prophètes. Euh, ça ça c'est, je m'excuse, ça c'est pour ceux qui sont moindres que les prophètes. Pour les aulia, les personnes qui sont pieuses. Ainsi de suite, il y a des différences bien sûr entre les miracles, les mu'adizats et entre les karamettes. Les prophètes jusqu'à un certain niveau, ils contrôlent leurs miracles, ils contrôlent leurs mu'adizats. Allah Azza wa Jal leur donne ce pouvoir-là de demander des mu'adizats, cette capacité-là de demander des miracles à Allah Azza wa Jal au malaïka alayhimu salam, de leur demander, comme Dibriil alayhi salam, il est venu chez le prophète salallahu alayhi salam, il lui a demandé, si tu veux, je peux, quoi pour les gens de Taif ainsi de suite, parce que les prophètes ont besoin de miracles pour prouver aux gens qu'ils sont des prophètes véridiques, des messagers d'Allah azza wa jalal. Les auliyâ d'Allah azza peuvent avoir ici des karâmât, des semblants de miracles comme ça mentionné dans certaines biographies de salaf comme Abu Muslim al-Khawlani, que l'un des salaf connus, qu'il a été jeté dans le feu et que ça ne l'a pas brûlé. Ça c'est une karâma d'Allah azza que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé subhanahu wa ta'ala. Donc soit Que la cause ne mène pas vers le résultat qui devrait être tellement évident. Dans les cas encore, comme on a mentionné ici, qui sont stables, ça veut dire c'est du quasi, du quasi 100 On a du mal à croire que le feu ne brûle pas, mais ça peut arriver. C'est des exceptions extrêmement rares. Ou bien, c'est quoi l'autre raison pour laquelle la cause ne mènerait pas vers le résultat Ça serait à cause d'un manière, un manière un c'est une barrière, c'est un empêchement. Comme si quelqu'un Un pompier va porter quoi des, des habits protecteurs. Des habits qui sont faits pour être protégés du feu. Comprenez Quelqu'un va, va porter des habits bien spécifiques qui sont désignés pour nous protéger du feu. Donc quelqu'un ici, dans un tel cas, pourrait entrer dans le feu et ne pas être brûlé pour ici pour un manière Parce qu'il y a un empêchement. Quelque chose qui vient ici pour repousser cette cause en tant que telle pour protéger contre contre la cause. Euh, les ulama, ils donnent un exemple pour ce qui est des asbab, les causes qui sont interdites, ok C'est une question qui revient souvent mais dans les séminaires sur le mariage, la fameuse alliance, ok Lorsque deux personnes se marient, ils vont euh, ils vont porter l'alliance et ainsi de suite. Si porter l'alliance, c'est par une aqida ici, par une croyance, que l'alliance attire l'amour entre, entre les deux individus, ça veut dire à l'intérieur du couple, alors ça c'est quoi Ça c'est du shirk, comprenez Dans ce cas-là, porter cette alliance, c'est du shirk. Si ce n'est pas seulement pour Zina, pour la beauté ou autre chose, non, c'est pour croire que ça, ça attire l'amour entre les deux, ça c'est une forme de shirk, encore une fois mineur ou majeur, dépendamment de la croyance de la personne en tant que telle. Uh, ok donc ça aussi, encore une fois, ça, ça peut prendre mille et une formes de nos jours mais il y a des gens dans plusieurs pays comme ça, dans d'autres pays, les pays arabes et ainsi de suite, il y a des gens, ils mettent des choses euh, à l'entrée de leur maison, que certains vont mettre... Euh, Euh, du cactus, d'autres personnes vont mettre une tête d'âne, d'autres personnes vont mettre de nos jours un pneu d'une automobile. Ainsi de suite, tout est possible. Quel okay? dépendamment des cultures. Pourquoi ils te disent parce que ça, ça protège contre la haine, contre le mauvais œil. Alors ça, c'est du shirk. Riyadun billah Encore une fois, dépendamment de la croyance de la personne. Si elle croit que ça c'est juste une cause par le qadar d'Allah qui nous protège contre l'ayn, c'est du shir qui est mineur parce que c'est une cause qui n'est pas justifiée en réalité, si la personne elle va au point de croire que cet objet-là, en tant que tel, il possède des pouvoirs qui sont super naturels et que yestaqillou Indépendamment ici du qadar, c'est l'objet en tant que tel qui protège contre la Ok, alors ça c'est du shirk akbar, c'est du shirk qui est majeur, ce qui est bien sûr extrêmement extrêmement grave. Wa wa rahmatullahi taala wa barakatuh. il y a ici euh, une narration de Ali ibn al-Hussein, l'un des salaf, comme quoi il y a un hadith du prophète sallallahu Ok, pour dire que quand on fait l'art l'agriculture lorsqu'on fait de l'agriculture lorsqu'on a une terre agricole il y a un hadith comme quoi il faudrait mettre beaucoup de de crânes al-jamajim ça veut dire des têtes d'âne des têtes d'animaux et ainsi de suite OK donc certains pourraient se baser sur ça pour ramener des khurafat le hadith il est faible il est morceau de un, et de deux comme certains ulama ils disent c'est quoi c'est pour même si on fait ici un tafsir on, on va assumer que le hadith il est authentique ce qu'il n'est pas ça c'est pourquoi ça serait quoi des têtes d'animaux, c'est pour repousser les oiseaux et ainsi de suite, c'est pas pour ici pour attir na'am, oui Taib. on va parler de ça tout à l'heure mais brièvement, si, si une personne elle porte un objet de Qui est connu comme étant un objet de shirk, comme la fameuse main à cinq doigts, main de Fatima, comme ils appellent. ainsi de suite, on va parler de ça tout à l'heure. Ok, alors, si la personne ne le fait pas par shirk, ce n'est pas, ce n'est pas du shirk. Si la personne, elle le fait seulement par quoi, par, par beauté. Mais ça reste que c'est haram, c'est interdit. Pour une autre illa qui est quoi ici, c'est tashabbur bi ahli e shirk. C'est que ici on va, on est en train de Parce que c'est interdit dans l'islam de faire teshab, de, euh, de s'assimiler, d'adopter les mêmes pratiques que les personnes qui font des choses de shirk ou bien de l'fizr et ainsi de suite. Alors tout le monde sait que cette fameuse main ici à cinq doigts, tout le monde sait c'est quoi sa signification, vous comprenez Tout le monde sait, ça c'est parce, parce que ça protège, parce que c'est béni, parce que telle chose, parce que ça c'est 98 personnes des personnes qui la portent, C'est pour cette raison-là. Alors, si moi, je vais porter la même chose, je vais adopter la même pratique, qu'est-ce que je suis en train de faire ici C'est... Je m'assimile à des pratiques de kufre. J'adopte les mêmes pratiques, même si j'ai pas la même intention. Mais ça, c'est interdit. La règle dans le minhum. pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est... De un, je vais ouvrir la porte à quoi À la shubha. Les gens, ils vont penser du mal de moi, que moi je fais des actions de shirk. Deuxième chose, j'encourage d'autres personnes à faire parce que moi, lorsque je porte, si une personne étant pour une soeur, elle va porter comme ça, elle va porter dans le masjid, elle va porter cette, cette main comme ça qu'on appelle encore une fois, faussement la main de Fatima, si elle va la porter que les gens vont la voir dans le masjid ou bien à l'extérieur et ainsi de suite Ils vont dire ah elle elle connaît sa religion et malgré ça elle porte ça veut dire que dans la religion c'est justifié Vous comprenez ça encourage c'est pour ça que c'est haram, c'est interdit si l'intention c'est seulement seulement seulement la beauté ok seulement euh, comment on peut dire ça du maquillage ou autre chose dans ce cas là c'est pas du shirk mais ça reste que c'est que c'est interdit c'est parce que la pratique en tant que telle c'est une pratique qui est Il y a habituellement à schéma. Non. Non. Non. Très bien. La même chose ici, ok C'est la même chose. On va parler de ça tout à l'heure en là, mais s'il y a des formules comme ça, la même chose. Donc cinq dans dans ta face des trucs comme ça que okay. ici ils disent give me five font le high five ailleurs five in your in your face cinq dans ta face comme ça pour dire ok c'est c'est la main de Fatima comme ça dans dans ta face ça veut dire je me protège ou bien attention la même chose ici si l'intention de la personne comme vous avez dit jara al » la personne elle le dit par simple habitude pour dire attention je veux pas que tu me donnes le mauvais œil ça c'est interdit parce que manahilafriya parce que la parole en tant que telle elle est interdite si maintenant la personne elle dit ça parce qu'elle croit que cette formule elle protège ok c'est une formule magique spéciale là on entre dans shirk la même chose c'est soit shirk asghar ou akbar dépendamment du degré de la croyance de la personne mais c'est interdit dans toutes les situation parce que ici ce qu'on dit avec notre langue eh bien c'est aussi important dans la religion d'Allah Azza okay? wa Jalla que parfois il y a des choses c'est précis on ne, joue, on ne joue pas avec ça ya ayyuhalladhina amanu la taqoulou ra'ina wa qoulun dhurna wasma'ou Allah Azza wa Jalla qui est dans la sourate Al-Baqara parce que les juifs ils se moquaient du prophète صلى الله عليه وسلم il disait quoi ra'ina ra'ina ça veut tout simplement dire euh, regarde prend notre situation en En compte, le monde en tant que tel, à l'origine, il est bon. Mais parce que les Yahouds, ils l'utilisaient pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa il dit croy aux croyants, ne dites pas ra'ina. Dites plutôt quoi L'importance d'adopter de, des pratiques différentes de ce que dit. Ce qui devient quoi Un symbole de, du haram ou un symbole du coffre, ou du shirk, n'importe quelle chose. Encore une fois, dépendamment de la gravité de ce symbole-là. Ça devient plus important encore pour nous de de l'éviter. Oui. نعم صسي لا ريغلو جينيرال سكو كومبون نيبورت كالك مونكار لا ريغلو جينيرال من يستطاع من راى منكم مونكارنت فليغيره كوتو سوي كي فوا مونكار كلكشوز دو مال سو الشرك حرام نيبورت كلكشوز اي بيان ان دوغ لا شانجيي افيك نو مين سي اون بي با افيك نوتر بارول سي اون بي با افيك نوتر نوتر كور سي توجور لي ميم ريغ سابليك بور تو لي توت Euh, donc la règle, comme on a mentionné ici, la règle en euh, bref, c'est que adopter n'importe quel sebeb, n'importe quelle cause qu'Allah n'a pas légiféré ou qui n'a pas été prouvé par l'expérience valide, ça veut dire qui est évidente et qui n'est pas haram et eh bien c'est une forme de shirk asghar, shirk mineur Et ça peut devenir du shirk majeur. Et ça, c'est dans tous les cas, même pour ce qui est ici des des causes qui sont valides, même pour ce qui est des causes qui sont licites, si la personne elle croit que l'objet en tant que tel, que la pratique en tant que tel, elle a des pouvoirs qui sont surnaturels, indépendamment du qadar d'Allah azawajal. Alors là, c'est quoi C'est shirkun akbar. C'est du shirk. Majeur. C'est pour ça qu on ne doit pas, encore une fois, toujours s'assurer que notre cœur, il est lié à Allah Azza wa Jal. Même lorsqu'on adopte les causes qui sont licites, eh bien, on s'assure qu que notre cœur, il est dirigé vers où Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas tomber ici, doucement, doucement, pas après pas, de par notre faiblesse humaine, à être attaché à des, à des objets, à du matériel, à des êtres humains, et ainsi de suite. Vous comprenez طيب الله عز وجل ال ديقاله سبحانه وتعالى vous avez encore une fois les références toujours ici pour les sour pour les ayats قال سبحانه وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هم كاشفات ضر الله عز وجل ال ديسي ارايتم افرايتم ما تدعون من دون الله cela إِنْ عَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرْرٍ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرْرِهِ Si Allah Azza wa Jal me veut avec du mal ضر ça veut dire la maladie ou autre chose est-ce que ce que vous invoquez autre que Allah Azza wa Jal elle va relever ce mal ça veut dire Allah Azza wa Jal c'est lui qui a créé écrit le qadar du bien et du mal si Allah azza wa il écrit le qadar du mal pour une personne dans telle situation est-ce que cette personne là le fait qu'elle invoque qu'elle se tourne vers autre qu'Allah azza wa est-ce que ça repousse le qadar d'Allah non ce qui repousse le qadar d'Allah azza wa c'est quoi c'est dou'a OK et c'est de croire en le qadar et tawakkul ala Allah et puis après ça adopter les causes qui sont qui sont licite comme il a dit Omar ibn anhu, qadar Allah, bi on, rejette, on repousse plutôt le qadar d'Allah par le qadar d'Allah azza tant que la personne même pour les causes licites elle est toujours en mode de croyance que tout ce qu'elle fait c'est le qadar c'est que repousse le qadar par une autre cause qui va repousser par le qadar on est correct mais dès que la personne ici elle pense pouvoir sortir Du Qadar vers un autre monde qui est parallèle, okay? que ce soit le pouvoir du magicien, le pouvoir de lal le pouvoir de n'importe quelle autre chose. Ici, on est dans un shirk de roboubiya et même aussi parfois de l'uluhiyya, parce qu'on a cru en des pouvoirs, encore une fois, qui sont parallèles au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. عن عمراد من الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً. دع صديسي حدث بخفة صلى الله عليه وسلم كلا في آنم كي في حلقة، إن حلقة nano, un bracelet, porter un nano comme ça, un bracelet qui était en en cuivre, du cuivre jaune. Alors le prophète sallallahu alayhi wasallam, il a demandé à cet homme, il, a, il lui a dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu portes. Donc là ici, le prophète sallallahu alayhi wasallam veut savoir pourquoi est-ce qu'il porte ce bracelet, est-ce que c'est pour s'embellir ou bien il y a une autre raison vous comprenez alors qu'est-ce qu'il a dit ici il a dit mina el wahina il a dit ça c'est à cause de el wahina al wahina c'est une maladie c'est une forme de maladie ok je sais pas ça correspond à quoi exactement de nos jours mais la personne avait une, une maladie que dans le temps ils appelaient el wahina et comme il dit certains un ulama ici dans le char du hadith c'est que c'est une maladie qui, qui est reliée ici au bras, que c'est le bras de la personne qui prend, qui devient euh, qui lui fait mal ou autre chose donc il a dit ya Rasulallah ça c'est à cause de Al-Wahina, ça veut dire quoi il est en train de dire au prophète Salasim ça c'est c'est un c'est un bracelet qui va me guérir de Al-Wahina okay, ça se rapproche de l'exemple de tout à l'heure de l'or, alors ça c'est la même chose cet homme là il avait une croyance que un bracelet qui est en cuivre et eh bien il va le guérir ici de on lui a dit c'est ça ce que tu devrais porter alors qu'est-ce qu'il a dit alayhi salat wa salam قال عليه الصلاه والسلام انزعها اولفصا فانها لا elle ne va faire ton وهن alors ici le prophète sahabi il a fait c'est comme un jeu de mots ici la maladie elle s'appelle alwahina alwahina selki affaibli le mot c'est Le, la, le sens du mot, ça vient de de la faiblesse. et celle qui affaiblit. Alors le prophète, ça va dire, il, il lui a dit, le fait de porter ça, ça ne fait que t'affaiblir encore plus. Si c'est une uqouba, c'est une punition qui vient d'Allah Azza wa Jal, que celui qui fait quelque chose de mal, il va avoir quoi les conséquences contraires au bien que lui, il... Il воле. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi dans cet univers. Après ça, il a dit alayhi salatu salam «Fa innaka laumitta wahiya alayka ma aflahta abadan si » «Si tu mourais maintenant, à cet instant, dans cet état, avec cette wahina qui est sur toi, que tu portes, ma aflahta abadan » «Tu ne vas jamais avoir le succès après cela. » Ça veut dire il il, va, il est en train de lui dire alayhi salatu wasalam que ça c'est du shirk qui est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. تعالى سبحانه هو تعالى اصيده لطخ حديث حديث عقبه ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا كالبوخذ صلى الله عليه من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له عليه الصلاه والسلام من تعلق تميمه celui qui porte une tamima une tamima on va voir dans, dans un instant inşallah, les, les de, des tamima Tamima, ici, c'est une amulette ou un talisman. OK, donc, Tamima, quelqu'un qui porte, encore une fois, un pendentif et à l'intérieur de ce pendentif soit qu'il y a des écrits qui sont cachés quelque part comme pour les talismans ou bien juste un pendentif et la personne elle croit que ça, ça a des pouvoirs magiques ou ainsi de suite, ça te protège contre le mal, c'est un porte-bonheur ainsi de suite, alors il dit celui qui porte une tamima que Allah ne lui donne pas le même la même chose ici un jeu de mots ici Tamima et Tamam. Tamam, c'est la perfection. Que Allah, Azzawadu, ne lui accorde pas la perfection. Comprenez Alors là, le prophète, c'est la fille du'a contre lui. que Celui qui porte un Tamima, il ne mérite pas l'aide d'Allah, Azzawadu. Il ne mérite pas d'avoir la perfection dans ses états et dans sa dans sa vie. Et celui qui porte une Wad'a, c'est quoi Wad'a C'est un... Wad coquillage protecteur. La même chose ici. Wada'a, il a certaines formes. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français exactement, mais c'est certaines formes de, de coquillage. Okay, c'est des petits coquillages comme ça que les Arabes, ils croyaient. Et même, j'ai cherché sur Internet. J'ai vu que même jusqu'à aujourd'hui, euh, sur Internet, il y en a qui vendent ça. Okay, sur eBay, ainsi de suite. Des wada comme ça. C'est porte-bonheur. Alors, que ça... Que Allah, Azza wa ne lui accorde pas le wada'a. Alors ici « An la yuja'ala fi wa sukunin »« Qu'il n'est pas la quiétude, qu'il n'est pas la tranquillité » C'est ça le doa que le prophète Sassimil a fait contre lui pour nous expliquer encore une fois que l'impact de ce genre de, de pratique là de ashirk, que les gens pensent que ça, ça leur attire du bien ça, leur, ça les protège contre le mal, ainsi de suite en réalité, ça ne fait que leur attirer plus de mal affaiblir leur cœur Et les rendre plus vulnérables devant le shaytan, le shayateen, que ce soit le shayateen de l'NC2 et de al jinn Et de notre côté aussi, ils ne seront pas aidés et protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ne méritent pas la protection d'Allah azza wa ta'ala vu qu'ils ont fait des pratiques de shirk. Non, ma chérie. Par exemple, ceux qui portent par exemple, le, le, le coursier dans un collier, Non, non. On, on va parler de ça dans, on va parler de ça dans, dans quelques minutes, ok Inch'Allah, porter le Coran et ainsi de suite, on va parler de ça, Inch'Allah. Regarde, d'ailleurs, voilà. dans un hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم aussi, متعلق تمينة فقد أشركه celui qui porte une tamima, encore une fois, une amulette, فقد أشركه. Il a commis du Shirk, ça c'est un hadith encore une fois du prophète alayhi salatu wa dans certaines narrations qu'il y a un groupe de personnes ilayhi rahaton. Il y a un groupe de personnes, de 10 personnes qui sont venues chez le prophète sallallahu alayhi salam, pour lui prêter allégeance, pour faire al-bay'a Alors là le prophète sallallahu alayhi salam, il a tendu sa main pour prêter allégeance pour que les pour que neuf de ces personnes là lui prêtent allégeance wa et il a ignoré l'une de ces dix personnes seulement il a pris l'allégeance de neuf personnes après ça on lui a dit à ah, Rasoulullah tu as pris l'allégeance de neuf personnes mais pas de l'autre pourquoi est-ce que tu l'as ignoré lui il a dit à lui sallallahu inna alayhi tamima » parce qu'il a une Tamima il porte une amulette et là cet homme là eh bien il a coupé son, am son amulette et après ça il a fait la bai'a au prophète sallalahu alayhi wasallam et le prophète sallalahu alayhi wasallam leur aurait dit après cela man 'allaqat tamimatan faqad ashraka celui qui porte une amulette une tamima eh bien il a commis le shirk billahi subhanahu wa تعال دозванат хо хадис осиб дозванат хо хадис хадис худейфа رضي الله تعالى عنه فملك كمpanion حديفة ابن اليمن رضي الله تعالى عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمة فقطعه وتلا قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Il a récité dans le Qur'an, le karim, que les mouchriquins, bien que les êtres humains, en réalité, ما يؤمنوا أكثرهم بِالله, ما يؤمنوا أكثرهم, que la majorité parmi eux ne croit pas en Allah, excepté qu'ils font du shirk. Ça veut dire, la majorité des humains, même ceux qui croient en Allah, ils croient en Allah, mais en faisant du shirk. Vous comprenez ما C'est pas seulement ici croire en Allah, mais le problème c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains croient en Allah Azza wa Jal, mais lui associent d'autres partenaires, ce qui, bien sûr, réduit à néant l'ibadat de la personne. L'ibadat de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Passons maintenant à quelques ayats aussi quelques textes qui portent plus précisément ici sur la question de de « al-tama'im », des tamim des amulettes ici, ainsi que de, on va parler aussi de « des écrits, ainsi de suite. Alors, prenons premier hadith ici, premier hadith du prophète, Ali sallatou salam, ou bien avant cela, parlons de façon brève, comme l'auteur nous mentionne ici, c'est quoi les règles générales pour ce qui est de « ainsi que de « al-tama'im ». On va faire une petite distinction ici, selon certains ulama, ils font une petite distinction entre la « et les tamim Arroquia, c'est le texte en tant que tel, soit un texte qui est écrit ou bien un texte qui est qui est parlé. Ok, donc arroquia. Est-ce que toute la roquia est valide Non. Donc il y a certaines formes de roquia qui sont invalides. Donc quand on parle ici de arroquia, ok, c'est pas seulement parce que nous on sait de nos jours on va dire tel il va te faire roquia, on pense directement à roquia qui est avec le Coran ainsi de suite. Mais le mot roquia chez les Arabes, c'est plus large que cela c'est n'importe quelle formule ici de de guérison donc la ruqya certaines formes de ruqya elles sont haram elles peuvent faire partie de le shirk comme ceux qui disent des, quoi des des mots bizarres comme ça istirathabil jinn pour demander l'aide des djinns et ainsi de suite que ça c'est bien sûr des formes de ruqya qui sont qui font partie de de -shirk. donc on va parler des ruqya ainsi que des ainsi que des tamim ainsi que des tamima les fameuses ici amulettes soit ce qui est porté ici autour du cou ou bien même pour les les colliers ainsi de suite tout ça ça fait partie de de at-tamaim dans ce contexte طيب pour ce qui est de ar-ruqya commençons avec ar قَالَ الْعُلَمَانَ اَقْسَامُ الْرُقْيَةِ Il y a deux formes de رُقْيَة. رُقْيَة qui est char la رُقْيَة qui est valide, شَرْعِيَةٌ Et ça, c'est soit les paroles du Qur'an, du Sunna, ou bien des invocations qui sont licites. C'est quoi les invocations qui, qui, qui sont licites C'est quelqu'un qui invente une, invo une invocation, un دُعَة, qui n'est pas dans le Coran qui n'est pas dans le Sunna, mais qui est quoi, valide Quelqu'un va dire ya Allah isfini, ya Allah, ou, Allah il, sait, il connaît pas les hadiths il connaît pas des douas ça des hadiths de, ça c'est c'est roqya qui n'a pas, pas de mal qui est valide dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala deuxième forme roqya shirkia en roqya du shirk ça c'est n'importe quelle formule encore une fois que ça soit comme on a dit que ce soit écrit ou que ce soit вербал التي تدلو ألفاظها على الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله tout ce qui indique ici une استغاثة demander l'aide ou invoquer autre que Allah wa tout ce qui est autre que Allah si quelqu'un il dit ya si dit je ne sais pas quoi okay? chez les arabes de nos jours même jusqu'à jusqu aujourd'hui c'est pas seulement pour les arabes mais c'est à travers le monde mais chaque culture elle, elle, a là ses propres quoi ses propres façons de faire les choses donc ici invoquer entre que Allah azawajal ça peut aller quand pour les Sahara les magiciens ils peuvent arriver ici stirafabiljun demander clairement l'aide des djinns et des shayatins et ainsi de suite ou pour d'autres personnes ici c'est en général el gulufi asalihin as ici c'est le fanatisme dans le cas des salihin, des personnes qui sont pieuses. Oh, si des guéris-moi. Oh, si que tout ça, ça, bien sûr, ça fait partie de Al-Shirk, Iyadun Billahi, subhanahu wa ta'ala. parlons de al qui est Shar'iyah, parlons un peu de Ruqiyah qui est la Ruqiyah valide de al pour la définir un peu plus, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quoi son hukm جائزة lil ومندوب wa mandoubun jaïza elle illicite pour elle mar pour celui pour le patient en tant que tel ok si quelqu'un demande qu'on lui fasse la roa ça c'est licite au besoin pour le raqi, celui qui fait la roquia et bien c'est souhaitable que ce soit faire la roquia sur soi-même ou la faire pour les autres clima fille mulimin parce que c'est Il y a du neuf, il y a du bénéfice dans cela pour les musulmans. Encore une fois, que ce soit pour nous ou pour les autres. Hadith ici dans le Sahih Muslim, Hadith d'Uaif ibn Malik, quâl kunnâ narqi fi al-Jahiliyya, fakûnna ya Rasulullah, kifâ tara fi dalik? Uaif ibn Malik il dit, on faisait la ruqya dans al-Jahiliyya avant l'islam. Allahu anhiya Rasulullah. Que penses-tu de cela Est-ce que tu approuves du fait qu'on fasse la ruqyah Alors qu'est-ce qu'il a dit Ali sallatou salam Eridou alayya ruqaakum, la ba'sa bi ar-ruqa ma lam yakun Il a dit Ali sallatou salam, montrez-moi, amenez-moi vos ruqyah. Ça veut dire euh, que chacun qui a une ruqyah qu'il me dise voilà ce que je dis dans ma ruqyah voilà ce que je crie ainsi de suite pour que je l'approuve après ça il a dit Alayhi Salam la basir sa ruqah les ruqah elles sont correctes. elles sont permises mais لم تكن لم لم يكن فيه tant que il n'y a pas de shirk dans la ruqyah donc ça c'est la condition principale ici, qu'il n'y ait pas de shirk dans la ruqyah qu'il n'y ait pas d'invocation d'autre que Allah Subhanahu wa تعالى euh, طيب لعلماء الديس الامام ابن حجر رحمه الله تعالى اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه الشروط الامام ابن حجر رحمه الله تعالى il y a unanimité entre les savants que la ruqya elle est valide lorsqu'il y a trois conditions qui sont réunies la première an yu'taqad annaha sabab de croire que la ruqya n'est cause سبب qu et que celui qui a Celui qui influence, celui qui crée l'effet en tant que tel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, comme on a mentionné, il ne faut jamais croire que la ruqya testaqil, qu'elle est de façon indépendante, que c'est elle. Même pour la ruqya shara'ya, okay? même pour les do'a, même pour la ruqya qui est écrite et ainsi de suite, quelqu'un pourrait dire comment quelqu'un va faire un doua, mais croire que c'est le doua qui, qui change et pas Allah azza wa okay, Peut-être on ne peut pas imaginer cela dans le cas de qui celui qui fait la ruqya, mais pour certains patients qui sont faibles dans leur iman, qu'il y a des personnes qui sont tellement faibles dans le iman, il va te dire, je vais aller chez tel raqi, parce que lui, il s'y connaît, lui, il a un haut taux de succès, tout le monde va chez lui, ainsi de suite, et là, il va, il va, euh, il va demander à ce qu'on lui écrive quelque chose, ok Écris-moi quelque... même si c'est du Coran, mais là, il va prendre ça, et il s'attache tellement à l'objet en tant que tel, même si c'est du Coran, mais là, il va oublier que, la luqiyah ça aide seulement par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ta son coeur va être attaché à l'objet en tant que tel à l'écrit, au dua en tant que tel et là bien sûr ça peut être contraire à à ces conditions là deuxième chose c'est que comme on a dit, Imam Ibn Haddur Rahimahou taala il dit ça doit être par le Coran par le Coran ou bien par les adhkars du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou n'importe quelle invocation qui est « halal » qui est licite, invoquer Allah Azza wa de façon qui est licite. Troisième condition qui est importante aussi, « entakouna bil'arabiyyat il iman ya'rifuha »« que la ruqya soit en arabe si le raqi il connaît l'arabe. Si le raqi il connaît l'arabe, il doit faire la ruqya en arabe. » Ok Parce que c'est ça ce qui se rapproche, qui est, comme on dit ici, « plus safe okay? ». C'est ça ce qui, qui se rapproche ici de d'alpha, des mots du de Coran, des expressions du de Coran et ainsi de suite. أَوْ تَكُونَ مَعْلُومَ تَلْمَعْنَا Ou qu'elle soit comprise, qu'on puisse la comprendre si le raqi ne connaît pas l'arabe. Si le raqi va faire la raqiyah dans une autre langue que l'arabe, okay, on va amener un raqi, il dit moi je ne connais pas l'arabe, mais je vais faire la raqiyah quand même. Il Allah, donc il va parler en une langue, français, anglais, allemand, mais tant qu'on puisse le comprendre. Pourquoi? Selon vous, Pour fermer la porte, encore une fois, à Charwad, aux charlatans. Vous comprenez? Parce que il y a beaucoup de charletans ici qui vont faire istiratha, qui vont parler aux djinns, qui vont parler aux shayatins, ainsi de suite, et dire des shirkiettes. Mais il va dire aux patients: Non, non, non, il faut pas, il faut pas s'en faire. C'est juste une langue que toi tu comprends pas. Vous comprenez? Non. Soit que c'est en arabe, par les paroles d'Allah Azza wa Jal, Hadith du Prophète sallallahu wa wasallam. Ou bien c'est une langue que je peux comprendre. C'est si l'orak qui ne connaît pas l'arabe, il veut faire une autre, une autre langue, il va invoquer Allah Azza wa Il n'y a pas de problème, mais ça doit être une langue qui est, qui est comprise, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et certains ulama, ils ont ajouté aussi une autre condition, bien sûr, qui est extrêmement importante aussi, qui est quoi Un nia, de raqi que sa niya, et eh bien c'est de demander l'aide de Allah Azzawajal à travers cette roquia et ses formules pour que Allah Azawajal il guérisse. Lorsque la niya ce n'est pas cela, ce n'est pas la bonne niya, et eh bien ce n'est pas, ça ne va pas avoir l'effet en tant que tel. Le fameux commerce de la roquia de nos jours, ok, il y a des gens, c'est leur commerce, c'est leur, c'est leur, euh, c'est leur business, vous comprenez. Et prendre des, des montants très élevés pour la ça, ce n'est pas un bon signe. Si quelqu'un demande un montant très élevé, on peut comprendre que quelqu'un, il va dire, moi, regarde, moi moi, je fais la roquilla, c'est mon travail. Il y a tellement de personnes qui demandent la roquilla, je fais ça à temps plein. Ok, il y a toujours une file de personnes qui attendent. Et c'est pour cela que j'ai besoin d'être payé. J'ai besoin de payer mes factures et ainsi de suite. Ça, on peut le comprendre, ok La main, ils disent que ça c'est licite, maintenant Faragali, Far mais que ça, ça devient un business pour devenir un millionnaire, ok Donc quelqu'un il va demander, non, moi je prends, je sais pas moi, 400 dollars de l'heure, des trucs comme ça. Ça, ce n'est pas Un bon signe, ce n'est pas un bon signe parce que c'est évident que la personne ici, elle le fait pour s'enrichir. Celui qui le fait pour s'enrichir, pas pour être bénéfique aux croyants, eh bien, il n'y a pas y a pas trahir dans sa ruqya. Allah Azza wa la ruqya, elle est effective entre autres avec la, la force de quoi La présence du cœur ici, la sincérité, ni a l'intention. Ça, c'est parmi les choses qui font en sorte que la ruqya va être effective. Oui. Taïb, on va avoir quelques exemples ici, ok? Que l'auteur il nous mentionne quelques exemples qui viennent de sunna, ça veut dire certaines pratiques qui sont dans la sunna pour ce qui est de al -Qia. Il y avait une autre question? Oui. Fad. Donc, qui peut faire la roquilla? Je peux, Soit je peux faire la roquilla moi-même. Ce qui est ce qui est la meilleure des chances, c'est de se faire la roquilla soi-même. Ou bien que quelqu'un nous fasse la roquilla. Qui n'importe quelle personne de confiance, comme on a dit. Il n'y a pas nécessairement. Il n'y a pas des conditions spécifiques. C'est pas une spécialité de faire la roquilla ainsi de suite. N'importe quelle personne de confiance peut nous faire la roquilla. Et le plus qu'on pense que cette personne-là, elle est Pratiquante et qu'elle craint Allah Azza wa Jal quand le pense, on peut jamais savoir. Le mieux que, le mieux que c'est. Pourquoi De un, parce que la personne va avoir plus de chances qu'elle connaisse les ahkam de la ruqya, les sunans de la ruqya, qu'elle connaisse aussi plus de doua du prophète sallallahu qu'elle lise bien le coran ainsi de suite. Deuxième chose, encore une fois, la question ici de la présence du cœur, l'intention, la sincérité, parce que la ruqya, c'est quoi C'est un doua, c'est une invocation. Allah Azza wa Jal dit wa qal rabbukum rabbukumudhouni il dit invoquez moi je vais vous répondre et doua c'est et parmi les conditions qui sont favorables au doua, qui renforce le doua, c'est quoi c'est le yaqin c'est la certitude dans le coeur et l'intention du coeur c'est clair donc il y a pas de condition particulière à part cela bien sûr après ça il y a certaines formes comme les ulama ils mentionnent ici euh, je vais mentionner de façon très très brève incha'Allah même la ruqya qui est licite Qui n'est pas shirk, elle peut devenir une roquia qui est quoi de bid'a parfois dans certaines situations, comme si quelqu'un il va croire que telle doit que telle invocation, même si c'est une invocation qui est licite, ok? Je veux dire Allahoumashfihi par exemple, ça c'est une invocation qui est licite, qui vient pas de Qur'an, de Sunnah, avec cette formule. Oh Allah guéris-moi, Allah shfini. Mais si moi j'invente ma propre invocation et je veux dire il faut la dire 99 fois au matin, 99 fois le soir. Et je vais la rendre ici de façon qui est quoi Programmée. Je vais lui donner une structure bien particulière à suivre. Alors là, on est dans quoi Dans Al-Bida. On n'est pas dans le domaine du shirk ici. Ok c'est pas du shirk ce que je dis. Mais ici, on est, on est dans un autre problème ici. Le problème ici, c'est pas de tawhid. Le problème ici, c'est contraire à la sunna. C'est des pratiques contraires à la sunna. Ou aussi, le contextuel peut faire en sorte que la ruqya, elle peut être haram. Elle peut être interdite sans être encore une fois dans le domaine du tawhid et de shirk non c'est autre chose comme lorsqu'il y a quoi Al-Khalwa il va être tout seul avec une femme qui est étrangère comme malheureusement beaucoup ils font nous on dit toujours ça c'est non c'est un grand non, c'est haram, c'est interdit il faut jamais faire cela que une femme elle soit toute seule avec un homme qui lui est étranger, qui va faire ruqia ou bien même qu'elle ne soit pas toute seule avec cet homme, elle est en présence de quelqu'un de son père ou autre chose mais que l'homme va la toucher, le raqi va la toucher que ça c'est interdit, c'est haram un homme ne peut pas toucher une femme qui lui est étrangère même si c'est pour pour Al-Ruqiyah. C'est clair Donc ça, c'est des éléments ici contextuels. Ici, on n'est pas dans Al-Tawheed. On va pas dire quelqu'un, il a commis shirk parce qu'il a fait Ruqiyah à une femme qui était toute seule. Non, on n'est pas ici du domaine de l'Aqidah. On est dans le domaine ici du commun des relations entre hommes et femmes de, dans l'Islam, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair Taïm, euh... Oui, Akhid. J'avais oublié, enfin, On va parler de ça maintenant, On va parler de ça maintenant, Donc, prenons quelques exemples qui de certaines pratiques clés de l'aukia qui sont mentionnées dans dans la du prophète ﷺ. Donc, première chose. Торуку ар-рукијати шарајиа. Soit ар-рукија qui е direct. Donc, ça, c'est par le verbal, par la récitation. Ар-рукијату ал Parmi ces formes, qu'est-ce que nous avons? Ал-курајату а'alal-марид wa'-нафасу De lire sur le malade. Ok? Lire sur le patient. On va lire. Par exemple, lire du Qur'an. On va lire sur lui. Surat al-Fatiha, par exemple, dans le hadith du Prophète, c'est une рукија. Ok, ça c'est hadith qui est authentique. Donc quelqu'un, tu vas lire sur le patient, tu vas commencer à lui lire sur lui. Surat al-Fatiha wa tenfuth. Tenfuth, c'est souffler comme ça. Souffler de façon qui est légère. Souffler sur le malade. Quelqu'un, il dit, moi j'ai mal ici dans le poignet. Tu vas lire surat al-Fatiha sur le poignet, tu vas souffler en même temps. Ok, pourquoi Parce que ça c'est le fait que hein, cette air là, c'est de l'air qui vient de sortir avec le Coran, le Karim. Ok que ça c'est de l'air incha allah azawajal, par de Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois il va voir quoi du bien et de la baraka c'est pas l'air de la personne en tant que telle c'est pas quelqu'un va dire lui il est béni son air est, est béni non c'est le fait que cette air là et eh bien il vient de sortir avec le Al Coran al-kalim que insha Allah azza wajal باذن الله il va avoir son effet insha Allah wa subhanahu wa ta'ala une autre forme ici si yqra al raqi wa alaikum salam yqra al raqi fi yaday on peut rassembler les mains ici comme pour le doua OK on va lire le coran à l'intérieur des mains après ça avec ces mains là on va quoi on va faire passer sur وضع alam sur l'endroit ici où ça fait mal où la personne elle est malade quelqu'un a mal à la tête on peut lire sourate al-fatiha on peut lire par exemple ayat al-kursi après ça on va dire allahumma rabba al-nas adhibil ba's c'est du hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam après ça on va quoi faire passer sur La tête de la personne. Donc, Mawdi'u Al-Alam. On va faire passer sur la tête de la personne. Wad'u Al-Raqi yadahu ala Mawdi'u Al-Alam wa masjahu al-jasad ba'da Al-Ruqiyah. La même chose ici, là. Le Raqi, il peut mettre sa main sur Mawdi'u Al-Alam. Sur la place où la personne a mal. Et peut commencer à réciter Al-Qur'an Al-Karim. Ou encore une fois, n'importe quelle autre forme de Ruqiyah qui est qui est licite. Na'am. Euh, il nous mentionne ici des hadiths du prophète sallam on va pas tous les mentionner OK parce que ça va nous prendre beaucoup de temps sur chaque forme ici c'est quoi c'est quoi le dalil. Il y a aussi ar-ruqya ghayr mubashira donc indirect. Donc là on va pas lire directement sur la personne sur L'endroit où la personne, elle a mal ou autre chose. On a, encore une fois, dans la sunna Tout ça, c'est dans la sunna du prophète. Okay? Tout ça, c'est dans des hadiths ou des pratiques de sahaba, anhu, mais ainsi de suite. <messant> c'est de mélanger de la salive avec de la terre. La salive, notre salive, la salive du raqi avec de la terre. Comment cela <messant> Le raqi, il vient Il va lire ici sur sur son doigt, okay, sur un doigt ou des doigts, et à chaque fois il va, comme cracher légèrement, mettre un peu de salive qui sort ici avec le corps. Après ça, avec ce doigt qui est humide, il va prendre un peu de terre, tourab, de la terre. Après ça, il va quoi Mettre ça, appliquer ça sur l'endroit où la personne elle a, elle a mal, sur une partie du corps de la personne comme encore une fois dans un hadith du prophète ali sallatou salam dans lequel il il disait ali sallatou salam bismillah turbatu ardina bi riqat bi riqati ou bi riqati na ba'dina yashfa saqimuna bi le tourab de notre terre torab c'est la terre ok mais en, en arabe il y a deux mots différents donc ça serait la terre de notre terre mais en arabe c'est ces deux mots qui sont différents <mérée> avec la salive de qui vient de nous <mérée> notre malade va être guéri par quoi? la volonté de notre seigneur d'allah subhanahu wa ta'ala donc encore une fois ceci une c'est une forme de ruqya ar-ruqyah fi al فيها de l'eau prendre de l'eau n'importe quelle forme d'eau ça peut être meilleur si c'est par exemple eau de zamzam mais n'importe quelle eau la personne elle peut la prendre et lire à l'intérieur de l'eau Vous comprenez ici le concept C'est de l'air qui va sortir de la bouche de la personne... Et qui va sortir avec le Qur'an... Qui va sortir avec Al-Zhikr... Et par l'air d'Allah Azza wa Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala... Ça va affecter cette eau... C'est une cause encore une fois ici... C'est un sebeb... On ne comprend pas comment... Mais Allah Azza wa Il a créé ce cause à effet... Dans cette situation-là... Que celui qui va avoir la bonne intention qui va lire du Coran dans de l'eau, ça va créer un remède, bi-idnillah, azzawajal, dans cette eau. Et après ça, soit la personne, elle peut boire cette eau, peut faire le woudou, elle peut prendre un bain avec avec cette eau. Tout ça, encore une fois, c'est des façons qui sont licites pour faire arruqya. « Kitabatou ba'dil ayat min al-Qur'an fi warakatil, au fi ina, thumma mahwouha bil ma'iwa charbouha, wa ghaslul badani biha, wa hadha la ba'sa bihi ala al-sahih. » <coughs> écrire la ruqya comme par exemple écrire des ayats du Coran al-Karim écrire sur une feuille après ça qu'est-ce qu'on fait on va mettre de l'eau, on va verser de l'eau sur cette feuille là de sorte à ce que les écrits ici du Coran vont se dissoudre dans de l'eau après ça la personne soit qu'elle va prendre un bain avec ça ou bien qu'elle va le boire ok comme certains ils vont faire ça avec du safran zafran, écrire du Coran al-Karim le Coran karim avec du za'fara, bien, bien sûr, quelque chose qu'on peut boire, qui okay, est pas quelque chose de toxique, quelque chose qu'on peut boire, on va écrire le Coran al-Karim avec cela, après ça, mettre de l'eau dessus, ça va se dissoudre à l'intérieur, et la personne va soit boire, ou bien prendre un bain avec, ou bien faire le wodo, et ainsi de suite, et ça, donc, et ça, ça c'est une pratique qui a été mentionnée par Ibn Abbas, et mujahid ibn Jabr, son étudiant, Imam Ahmed Imam ibn Taymiyya, ibn Al qayyim et d'autres ulema euh, comme on a comme on a mentionné. Ça, c'est une pratique contemporaine que certains font. Qu'est-ce que certains? Le raqib, parce qu'il a beaucoup de demandes, il va rassembler 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes dans une salle Et avec un micro et des haut-parleurs, il va faire la ruqya à tout le monde en même temps. Il va lire le Coran sur eux, il va lire l'adriyaï, ainsi de suite, ok Et certains ulama, ils ont dit que ça c'est licite, certains ulama, ils disent que ça, que c'est illicite, parce que c'est contraire à l'essence, à l'idée originelle de la ruqya, qui est quoi la ruqya individuelle La rukia individuel. Donc, dans une telle situation, c'est mieux de l'éviter. Et ici, ils disent que la rukia elle doit être directe. Donc, selon eux, on ne peut pas faire la rukia à travers le téléphone. Ok, à distance. La rukia à distance que ça c'est controversé. Beaucoup de ulama, ils sont contre ça. Ils disent que ça c'est contraire à la bonne méthode de faire rukia. La méthode qui est traditionnel de A et de B bien sûr ça ouvre des portes soit des portes vers le bid'a ou des portes vers quoi vers vers shirk ici parce que vu qu'il n'y a pas de présence physique le plus quand se distancie de la personne le moins qu'on sait qu'est-ce que la personne elle est en train de faire exactement donc là elle peut se permettre de faire des choses qui sont interdites et que nous, nous on va pas on va pas remarque il euh, y avait deux questions après ça ici oui Mmh. ça pour pour qu'on fasse un bref rappel la dernière fois on avait mentionné le hadith de Ukaash ibn Mihsan radi Allah anhu et on avait dit quoi les, les personnes qui vont entrer au paradis janna sans être punies ni même d'être jugées donc là la yastarqoun donc là le caractère c'est quoi c'était qu'il ne demande pas la ruqyah donc on avait dit de cela ça ne parle pas de celui qui fait la ruqyah okay? celui qui fait la ruqyah ne rentre pas c'est C'est pas problématique selon ce hadith. Qu'il fasse la ruqya sur soi-même ou sur d'autres. Ça, c'est pas du tout problématique. Le seul truc qui pourrait réduire un peu le niveau, c'est quoi C'est demander la ruqya. C'est pas interdit, c'est licite. Même demander la ruqya, c'est licite. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça diminue les chances de la personne de faire partie de ces gens-là qui entrent au paradis sans être même mêmes jugés. Oui. Ça, il y a aucun problème avec ça. Toutes les pratiques qu'on a mentionnées ici, il y a aucun problème à ce que la personne elle les fasse, ok, pour se guérir elle-même ou pour guérir une autre personne. Ce n'est aucunement mauvais ou à un, à un moindre degré. Comme Rasulullah s'assimile l'a fait, les Sahaba ils l'ont fait ainsi de suite. quelqu'un de quelqu'un d'autre, j'ai pas compris. Oui. Oui. Non, c'est pas c'est pas de ça qu'on parlait. On parlait ça, c'était le point après. On parlait du, de la roquilla qui est faite à distance, comme qui est faite au téléphone, ou bien la roquilla qui est faite pour un Un groupe de personnes. Quelqu'un arrive à prendre 50 personnes dans une salle. Il va prendre le micro, il va commencer à leur lire. Ok. Donc ça c'est controversé. Plusieurs ulama disent que ça c'est interdit. C'est pas la bonne façon de faire la recia. C'est bon. L'autre cas non, ça c'est pas controversé. Le fait d'écrire Coran, après ça de le faire dissoudre dans de l'eau pour le boire ou prendre un bain, ça a aucun problème avec ça. Oui, même lorsque l'ouraqi le, le fait pour quelqu'un d'autre, il y a aucun problème. Encore une fois, toujours ici, ok, toujours faire attention à la question de la confiance. Si on connaît pas l'ouraqi, ok, juste faire attention, ok, parce que dans plusieurs pays de nos jours, il y a beaucoup de qui charletons, c'est des magiciens, c'est des mouchriquins, et ainsi de suite, mais ils appellent ça quoi Rokia, c'est un grand business, vous le savez ou vous le savez pas, mais beaucoup de personnes le savent, ok, dans les pays arabes, c'est un grand business, la Rokia, ok, c'est un grand business, immense, là. la publicité, de nos jours, ils utilisent même euh, Internet et Facebook et tout, je sais pas, moi, expert dans la Rokia, appeler tel numéro, euh, j'ai Rokia spécial pour tel problème et pour tel autre problème, ainsi de suite, c'est comme une pharmacie de la Rokia, tu voilà euh, tu avais, tu as... oui, Mm -hmm. La haraj, aucun problème. Ok, donc oui, on peut, on peut parce que là c'est la ruqya qui est physique, physique qui va être pour chaque personne différente. Ce qui est différent de le controversé qu'on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui lit de façon générale comme ça. Ok, donc si on prend une grande quantité d'eau, on fait la rokiya à l'intérieur de cette eau, après ça on a tous les membres de famille, il a aucun problème. La harad, finalement, oui. Ça c'est un, un peu délicat, ok Ça va venir plus tard, Charles, quand on va parler de sécherie ainsi de suite. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur un qui ici pour faire la différence entre ce qui est cher et ce qui n'est pas cher. Non. non. Le, même le simple fait de faire dua, ça fait partie de l'ruqya, vous comprenez même le simple fait, mais encore une fois le plus qu'on se rapproche de ces méthodes là que le prophète Sahasim nous a enseigné pour des cas précis, le plus qu'on accentue notre potentiel, qu'on soit guéri bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala voilà, right? euh, dernier point ici pour ce qui est de la l'ruqya aussi il y a certains Ulama qui parle de rukyatu al-ghaib, ok rukya donc euh, de quelqu'un qui n'est pas présent, ok, donc De nos jours, ça serait quoi C'est la ruqya à travers les enregistrements. Tu prends un enregistrement d'une ruqya qui est déjà préparée et tu vas la mettre sur ton ordinateur ou autre chose. Tu écoutes la ruqya et les main plusieurs main ils disent que ça, ce n'est pas... Ce n'est pas la ou que ça, ce n'est pas, ce n'est pas valide en tant que ruqya. On peut euh, on peut adopter ça en tant que moyen d'apprentissage, quelqu'un veut apprendre les douas ou bien répéter avec et ainsi de suite, mais il ne faut pas se contenter de cela. Juste mettre un enregistrement et, et écouter comme ça, ça ce n'est pas valide. La ruqya en tant que telle n'est pas effective parce que la ruqya ça doit le, le raqi doit avoir quoi La présence du cœur, une intention, il est là, il est présent devant la personne et il le fait encore une fois ici c'est une invocation qu'on fait avec un cœur qui est sincère on veut du bien pour cette personne qu'Allah Azza wa Jal il la guérit subhanahu wa ta'ala de un et de deux encore une fois pour pour fermer la porte à Aux excès, aux charletons, au fanatisme, et ainsi de suite, pour que personne ne dise, ah, il y, y a tel enregistrement, tel charit, ok, cet enregistrement-là, il marche tellement bien, ok, là, les, les gens commencent à quoi, à être, à être reliés, à placer leur confiance en quoi un DVD, je ne sais pas quoi. C'est ce DVD, il faut l'acheter parce que si tu le, tu vas écouter ça, tu vas être guéri ainsi de suite. Et là, on perd le sens de Arokia. Elle commence à entrer encore une fois dans dans un terrain qui est qui est glissant. Oui. Oui, ça c'est permis aussi. On a dit tout à l'heure que ça, on peut faire ça aussi, toucher l'endroit, sans nécessairement souffler sur l'endroit en tant que tel. On peut tout simplement tenir l'endroit du mal et faire la ruqya. Ça aussi, il n'y a pas de mal, incha'Allah. La question de la des ruqas, et on va parler maintenant, on va revenir un peu sur les tamim, donc les tamim, les amulettes ou bien les talismans, encore une fois, c'est des objets que la personne elle porte en pensant et en croyant que ça ça va soit la protéger ou bien la guérir rafun ou bien dafun un mal qui est là et qu'on veut repousser ou bien un mal qui est possible et dont on veut se prévenir et que quelqu'un va mettre il va porter un collier il va porter euh, une amulette ou autre chose quel est le hukm de ashara quel est le hukm de la religion dans subhanahu wa taala dans ce cas alors al-tama'im encore une fois ici déjà on exclut à la base tout ce qui est porté par quoi par souci d'embellissement, de beauté, ok, quelqu'un qui porte euh, un pendentif ou autre chose pour une question ici de euh, comment on dit ça, asine, c'est euh, l'embellissement, aussi simple que cela. Donc ça, ça peut être halal, ça peut être haram, mais on n'est pas dans le domaine ici de de eshirk, ok, on est dans un autre domaine de le faire de l'abiment et ainsi de suite. Mais si quand on parle de shirk ici ou bien de tawhid, on parle de toute chose qui est portée par souci quoi de porte-bonheur ou porte-malheur ou repousser le mal ou attirer le bien n'importe quelle chose comme ça cet aspect-là de cause à effet attendre un certain résultat sur la prévention ou bien sur la guérison alors les ulama ils disent soit qu'elles sont shirkia numéro 1 c'est les tamaim ou bien les amulettes qui sont du shirk c'est du polythéisme comme dans le cas dans lequel donc si c'est Donc là, c'est le shirk akbar. Le shirk akbar, c'est dans quel cas C'est lorsque ces amulettes-là, eh bien, elles contiennent des écrits dans lequel il y a du shirk akbar, du shirk qui est majeur et que la personne, elle est en connaissance de cause. Elle sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, encore une fois, pratique très répandue dans certains pays, des charlatans qui vont... Écrire quoi Du sihr, de la magie. Elles vont écrire comme ça en, des, en un langage qu'on ne peut pas comprendre, que les communs des personnes ne peuvent pas comprendre. Ou bien il y a des du'a dans lequel c'est écrit en arabe, mais ça, encore une fois, ça demande l'aide el din l'aide de, de sihr, des magiciens, ainsi de suite, que tout ça c'est du shirk akbar, du shirk qui est majeur, c'est indiscutable, ou que la personne elle croit, même s'il n'y a pas d'écrit à l'intérieur, mais que la personne elle croit que cet objet en tant que tel, ce cette amulette et eh bien qu'elle a des pouvoirs qui sont indépendants d'Allah Azzawud des pouvoirs qui sont super naturels tout ça c'est du shirk qui est akbar, du shirk qui est majeur et c'est extrêmement grave ou le deuxième cas de figure dans lequel ici on parle de shirk asrar, shirk mineur Dans le deuxième cas, c'est quoi إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ لَا يَجْتَمِلُ عَلَى تَعَوِيدَ اَوْ أَدْعِيَةُ وَاَعْتَقَدَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِدَفْعِ شَرِّ اَوْ جَلْ بِالْخَيْرِ Lorsque la personne, elle porte quelque chose dans laquelle il n'y a pas d'écrit de shirk, de un, et que la personne, elle ne croit pas que ce pendentif, que cette amulette qu'elle est indépendante du qadar d'Allah Azzawajal, mais que la personne, elle croit que ça, c'est cause comme encore une fois dans la fameuse dans le cas de la fameuse Hamza ou bien la main de Fatima comme ça la, la main avec les cinq doigts si une personne la porte elle dit non non ça c'est ça c'est béni Allah azza wa il me protège lorsque je porte ça Allah azza wa il me protège OK alors ça c'est d'un shil qui est quoi Mineur. c'est un shil qui est asra. parce que la personne elle ne croit pas en une puissance indépendante de la puissance d'Allah azza wa Par contre, le fait qu'elle a adopté ici une cause, un sabab qui n'est pas justifié selon Ashar, as alors ça c'est un shirk qui -as est asrar. C'est parce que ce, dans les règles de de la logique ici de shirk, c'est que habituellement shirk asghar c'est quoi C'est un moyen vers un shirk elle, akbar. Vous comprenez. Croire que cette main à cinq doigts, main de Fatima, elle nous protège par l'aide dans la azawajel, alors que ce n'est rien de tangible si on pouvait amener un hadith là-dessus, si on a une ayah là-dessus, là on peut expliquer aux gens, parce qu'Allah azzawaduil, c'est lui qui l'a dit. De un, on n'a pas de texte, et de deux, on n'a pas quelque chose de tangible pour expliquer par l'expérience, de façon scientifique, de façon matérielle, comment est-ce qu'elle nous protège, idnillah. alors là, ça ouvre la porte à quoi À toute forme de croyance et de conclusion. Le premier, peut-être, ne le fait pas avec la croyance que c'est indépendant de la puissance d'Allah Azza wa mais le deuxième, ou le cinquième, ou le dixième, à un certain moment donné, quelqu'un va le faire en croyant que cet objet-là, il a des pouvoirs. N'est-ce pas que de nos jours, il y a beaucoup de kuffar, c'est n'est pas des musulmans, mais ils portent cette main à cinq doigts Pourquoi Ils croient pas en Allah Azza wa Mais là, on leur a dit que ça, ça te protège contre le mal, comprenez. Donc lui c'est clair que c'est une pratique ici de Shirk Akbar. Il ne croit pas en al c'est pas un musulman. Mais remarquez ici comment est-ce qu'une pratique qui pour certains peut être Shirk Asrar, pour d'autres personnes peut être Shirk Akbar. C'est un Shirk qui est qui est majeur. Euh, et comme on a dit tout à l'heure pour dans ce cas là n'importe quel tamim n'importe quel amulette qui est connu comme étant un symbole de shirk أصغر ou أكبر bien même si on la fait pas avec la même intention la même croyance même si quelqu'un juste parce que j'aime j'aime la j'aime le look l'apparence de ça je veux l'utiliser comme un objet de beauté et eh bien là c'est interdit pourquoi c'est interdit parce que ici on est entré on est entré dans le tashabuh dans la dans la dans l'assimilation le fait le fait de d'imiter les moushilikines ou bien les couffars ou bien des choses qui sont interdites et la règle dans le sharia c'est qu'il ne faut pas imiter une pratique qui est associée soit au haram de façon automatique ou bien à des croyances de shirk ou bien de de kufre. il ne faut pas imiter la même la même pratique et faire et faire la même chose Taïm. numéro 2 maintenant pour ce qui est des tamas et des amulettes qui sont faites de des écrits du coran le, le kareem ça c'est la question de tout à l'heure Est-ce qu'on peut porter, est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de notre auto autre chose, une amulette, un pendentif, un objet sur lequel est écrit quoi Al-Coran, Kursi, sourate al et que ça ça va nous protéger Alors ça c'est une question qui fait divergence entre les ulémas depuis le temps de السلف رضي الله تعالى عنهم, certains улама, ils disent que c'est licit جа qu'on peut le faire si c'est du Qur'an al-Karim et ça c'est l'opinion rapportée que ça c'est Abdullah ibn Amr ibn Al-As ainsi que Аиша رضي الله parmi les sahаба C'est une riwaya an Ahmad, c'est une narration de l'Imam Ahmad et c'est aussi l'opinion de l'Imam Ibn al-Qayyim pourquoi ils disent, Allah azza wa, Jal, ils disent, wa al il di wa nunazzilu min al wa rahmatun lil mu'minin dit Karim que dans le Coran il y a quoi une guérison pour les croyants vu Allah il a dit que le Coran c'est une guérison pour les croyants alors on peut quoi écrire du Coran et le porter ça va nous guérir les autres ulama, ils ont répondu, ils ont dit non non non oui Allah Azza il a dit le Coran est une guérison mais pas n'importe quelle utilisation du Coran. que le Coran, c'est une guérison lorsqu'il est quoi soit récité ou bien Que on va se guérir par le Coran avec les formes reconnues de Ruqya dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le contre-argument de la deuxième opinion. La deuxième opinion, bien sûr, vous pouvez l'imaginer, c'est l'interdiction, c'est que c'est interdit. Ça, c'est l'opinion aussi de certains des Sahaba comme Ibn Mas'oud, Ibn Abbas, Hudaif, Aukba, Ibn Amir et une autre narration dans le madh'hab de l'imam, Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui disent que non, même lorsque l'amulette est... Eh bien il y a du Coran qui est écrit sur l'amulette, on ne devrait pas l'adopter comme amulette qui nous protège ou bien qui nous guérit bi-ibnillahi azza wa jall. leur dalil c'est quoi leur preuve, quels sont leurs arguments, de un ils disent, ils disent de un, parce que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et eh bien ils ont dit il faut pas porter d'amulette c'est ça les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. il n'y a pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a approuvé le port d'une amulette Vous comprenez. et de ce fait ils disent si c'était licite le prophète sahasseum aurait fait exception pour les amulettes qui dans, sur lesquelles il y a le coran ou bien que le prophète sallallahu il aurait encouragé les sahaba à le faire s'il y avait du bien dans cela un autre argument qu'ils utilisent ici c'est cette d'al-dharia une fasad ad pour fermer la porte à l'excès aux exagérations parce que aujourd'hui quelqu'un écrit le Coran demain quelqu'un écrit le Coran avec autre chose que le Coran un autre jour quelqu'un il va quoi mélanger euh, quelqu'un pourrait peut-être ne pas comprendre quelqu'un qui est arjami qui ne sait pas lire la langue arabe quelqu'un qui est Il ne sait pas lire et écrire On va lui faire croire oh t'as pas à craindre ça c'est une amulette sur laquelle c'est écrit ça c'est du coran porte et tu n'as pas à craindre cela il disent donc cette douzariya autre chose aussi ils disent que le problème avec cela c'est si la personne elle porte une amulette sur laquelle il y a le coran peut-être elle va l'emmener avec elle dans des lieux qui sont quoi interdits Pour le on peut pas faire entrer le Qur'an comme donc là où la personne fait ses besoins que ça c'est interdit de faire entrer le Qur'an à l'intérieur normalement surtout si c'est exposé comme sur une amulette c'est pour cela que ces ulama là ils disent que c'est que c'est interdit donc c'est les deux opinions qui existent là dessus c'est les deux opinions majeures donc comme vous pouvez le voir ici il y a divergence entre les ulama et À ce sujet-là, donc c'est une question de khilaf entre salaf. Si quelqu'un dit moi je préfère ne pas porter, pas de problème. Si quelqu'un dit moi je porte, alors on peut pas faire de inkar, On peut pas lui dire tu es en train de faire du shirk ainsi de suite, parce qu'il va dire c'est l'opinion de plusieurs ulama et je suis convaincu de cette de cette opinion. C'est une question ici de istihaad et de divergence qui est qui est tolérée. Il y avait une question. Allahou A'lam, Si c'est ce que ça, ça ça applique la même chose hein? parce qu'à ma connaissance le khilaf il est sur le Coran particulièrement sur le Coran donc là le, le, écrire un nom dans la si on dit pas que ça rentre ici dans le Coran Al karim, ça reste avec l'interdiction ça reste dans le khubu de du reste des amulettes. Allahou A'lam, Ça je dois revérifier re une pour voir est-ce que écrire les noms dans la Azawajel c'est le même khilaf que pour ce qui est de écrire le Coran Al karim Oui bon ça c'est ici on a une fatwa ibn il dit que le fait d'écrire ok les tableaux sur lesquels il y a le coran le Karim, sur lesquels il y a les noms d'allah azawajel ainsi de suite encore une fois qui sont mis à l'intérieur de la maison de la personne qui sont mis à l'intérieur de l'auto de la personne et ainsi de suite alors il dit que ça c'est ça ça fait partie des bida' des innovations parce que ça n'existait pas dans le temps des pieux des pieux ancêtres. On peut voir ici un aspect problématique au-delà de la question de de la bid'a de de, de l'innovation ainsi de suite. OK, surtout de nos jours, surtout de nos jours. Vous le connaissez très bien. Vous l'avez vu fort probablement. Des commerces, des restaurants ainsi de suite dans lesquels on va mettre le grand cadre de Ayatoul Kursi et à quelques mètres de là le grand écran sur lequel il y a Quoi? de la télé est les pires des choses qui sont qui sont transmises peut-être que dans cette même salle il y a des gens qui boivent de l'alcool peut-être que dans cette même salle il y a des gens qui disent des grossièretés qui disent qui disent c'est -ce irrespectueux envers le Coran alors ça c'est une autre illa pour laquelle plusieurs ulama eh bien ils disent que ce n'est pas la bonne pratique c'est interdit d'afficher, comme ça, des cadres ou autre chose sur lesquels il y a le Qur'an karim. Vous avez vu des gens passer avec des voitures dans lesquelles il y a le, comment ça s'appelle ça, le euh, petit morceau en bois avec Ayatul Kursi qui est écrit, n'est-ce pas, suspendu comme ça, parce que parce que le père le propriétaire de l'auto c'est lui qui a mis ça pour que ça, son son auto soit protégée ainsi de suite mais là c'est son fils un jeune homme OK qui est à, à l'intérieur de l'auto les vitres ouvertes la musique à je sais pas maximum volume OK et quelqu'un qui dit des grossièretés ainsi de suite ah, on peut imaginer ici quoi le caractère irrespectueux grandement respectueux envers la parole d'Allah envers le Coran le Karim c'est pour ça que plusieurs ulama Ils disent que c'est interdit d'afficher des choses comme ça, d'afficher des cadres sur lesquels il y a le Coran, il y a les asma'as d'Allah Azzawajal, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Donc, il y a la illa de l'bidriya, certains savants ils disent parce que c'est une innovation, parce que les pieux ancêtres ne l'ont pas fait. Et il y a une autre illa ici, une autre cause, qui probablement est plus forte surtout de nos jours, c'est le fait que ça habituellement, en général de nos jours, ok Dans presque tout le monde, presque c'est 95% des musulmans, c'est leur cas de nos jours. Dans le salon, ok, il y a peut-être être le kursi qui est affiché, mais il y a quoi, le grand cinéma maison et le grand écran et les films Hollywood et je ne sais pas quoi, juste à côté et de la musique et elle riba et le, les paroles qui sont haram et ainsi de suite. Alors c'est un peu difficile ici à concilier, mettre les deux au même, au même niveau et de Sans, sans entrer dans encore une fois imtihan le quran être irrespectueux envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala oui dans quel dans quel sens par exemple et si si si si, si c'est fait pour des si le souci est temporaire OK le souci c'est l'italie à des fins éducatifs OK euh, les parents vont mettre ici doua juste à l'entrée de la porte de la maison qui est doua bayt pour que les enfants le lisent à chaque fois jusqu'à ce qu'ils l'apprennent ça là haram inchallah pas de problème dans ça inchallah si ça c'est l'intention ennamal a'malu bi aniyat il y a pas de problème inchallah si laisse sans souci oui si dans il pas du par exemple et OK avant de sortir que j'ai le te pas, etc. Euh, et aucune connaissance de de la Très bonne question. Donc là, regardez. Pour tout ce qui est du domaine du rituel, des rituels OK, dans la religion d'Allah Azaouz, c'est quoi le domaine des rituels, encore une fois domaine des rituels, c'est tout ce qui est ici cause, à effet, qu'on ne connaît qu'à travers la religion. C'est quelque chose de un peu super naturel. Quel, le woudou, Les avantages, les bienfaits, la puissance du wudo, c'est un peu super naturel. Ok, ça fait partie du monde de, de quoi De l'aille, de l'invisible. On peut pas prouver scientifiquement comme ça. On peut pas prouver de façon matérielle que faire ce wudo. Si tu le fais comme ça t'as beaucoup de péchés qui sont en train de tomber comme dans le hadith du prophète sallallahu wa avec chaque goutte que tu fais le avec chaque goutte il y a les péchés de tes yeux qui tombent les péchés de tes mains qui tombent Avec chaque hadith authentique du prophète est-ce qu'on peut le prouver de façon matérielle le démontrer non la salat les bienfaits de la salat les bienfaits du siyam les bienfaits du hadj pour cette méthode bien particulière alors là on est dans le domaine des rituels Et les uléma ils disent dans le domaine des rituels al aslul tahriy. On part toujours de notre comment on dit thèse nulle, notre thèse de départ, c'est quoi C'est que c'est haram. Compris toujours, toute chose à la base elle est interdite jusqu'à la preuve du contraire. Ce qui est l'opposé de la logique de sharia dans les autres, dans d'autres domaines qui ne sont pas du cadre des des quoi des Des rituels, ok Dans d'autres dans domaines, dans les boissons, la, la règle c'est que toute boisson elle est quoi Halal, ok Donc euh, toutes les formes de café et de thé et de je ne sais pas quoi et de ge, de jus et ainsi de suite, que tout est halal jusqu'à la preuve du contraire. Si on peut prouver que c'est quelque chose de najis ou bien c'est quelque chose qui cause l'iscard, l'ivresse, ainsi de suite. Donc, Mais dans le domaine des rituels, si quelqu'un vous dit « Regardez, vous allez lire telle formule, il y a du Coran, après ça, il faut, comme vous avez dit, il faut marcher, il faut pas se retourner derrière. Ah, » Là, on va dire « Non, non, moi, je connais pas cette pratique, je vais pas la faire. » Je la fais seulement si tu m'amènes la preuve, la référence, ou si je te fais confiance et je te connais que toi, tu es une personne de science, que tu ne dis pas du n'importe quoi, que tu es bien renseigné habituellement et on peut faire confiance quelqu'un d'intégrer, d'informer. Là, on peut faire cette chose-là, encore une fois, même si on n'est pas capable de comprendre le dalil ou bien de connaître le dalil et ainsi de suite. Ça répond à votre question mm -hmm. okay. uh, Prenons ici le hadith juste après. « Il s'agit d'Abi Bachirin al-Ansari »« Il s'agit de l'Abi Bachirin al-Ansari »« Il s'agit de l'Abi Bachirin al-Ansari » فأرسل رسولا ألا يبقى لنا في رقبة بعير في رقبة بعير قلادة من وترن أو قلادة إلا قطعت قال بشير أنصار رضي الله تعالى عنه compagnon il dit que j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wasallam lors d'un voyage on était en voyage lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam il a envoyé un messager quelqu'un pour dire à tout le monde pour faire une annonce à tout le monde ألا يبقى في رقبة بعير كئ كل ني « Aucun collier sur n'importe quel animal. Tout collier qui est sur un animal doit être coupé. » Il parle ici d'un collier bien particulier. « Minwaterin », ça encore une fois, c'est une forme de collier qu'il faisait à partir de flèches et ainsi de suite. On ne parle pas de n'importe quel collier ici pour identifier l'animal. Non, le prophète Sarasim faisait référence à un collier d'un type bien particulier, minuatarin, parce que les Arabes, ils faisaient ça, c'était une pratique encore une fois, ils prenaient une flèche, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le faisaient exactement, mais ils faisaient un collier qu'ils mettaient aux alentours de l'animal, en croyant que ça, ça va rendre l'animal plus fort, ou mieux protégé, ainsi de suite. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un pour passer le message à tous, que vous devriez tous couper ces colliers qui sont, au, euh, qui sont euh, liés en quelque sorte à ces à ces animaux لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّمَائِمِ أَشْرْكِيَة Parce que ça, ça fait partie encore une fois des tamāim, des tamima qui sont شِرْكِيَة qui sont de polythéisme encore une fois que ce soit mineur ou majeur dépendamment de la croyance de la personne Prochain hadith ici عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ وَالتِّوَالَ شِرْكُن Hadith authentique qui s'est rapporté par Ahmed ainsi que Abu Daoud. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Prophète صلى alayhi wa sallam Il a dit comme dans le hadith de Ibn ici "Inna al-ruqa, le ruqya, le ruqya ici ainsi que les Tamaim le Tamima ainsi que les Tiwala Tiwala ici je... ce que j'avais écrit pas écrit dans les notes c'est pas grave Tiwala c'est une forme de magie que les Arabes ils faisaient que les Arabes ils faisaient en croyant que ça ça va à quoi accentuer l'amour à l'intérieur d'un couple. OK? Donc, les tiwala, il a dit alayhi sam, tout ça, c'est shirk, les trois formes. Les deux formes, c'est connu. La première forme, la rukya, OK? Encore une fois, on va contextualiser le hadith ici. Il parle de quelle rukya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hmm? La rukya invalide, OK? Donc, toujours ici, ma fi adhani l'mukhatab, toujours, parfois, contextualise le hadith. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle à des personnes Il leur dit « La roqya c'est shirk », la roqya, votre roqya, à laquelle vous faites référence, à un groupe de personnes. Parce que leur roqya c'était une roqya de, de shirk, de al-jahiliya, comme une fois des formules comme ça, « Estiratha, demander l'aide » ou bien des formules pas comprises qui n'ont pas de sens et ainsi de suite. Que ça, c'est du shirk et de ce fait c'est interdit. Nous avons ici euh, « Filafzilli Abidaoud » Dans une narration de ce même hadith, il y en a une petite histoire derrière, parce que le narrateur, bien sûr, c'est le grand sahabi, Abdullah ibn Mas'oud. Alors ça dit, « An Zaynab » Zaynab, c'est l'épouse d'Abdullah ibn Mas'ud. « Ra'a fi'unuki khaytan » Qu'il a vu un jour que son mari, Abdullah ibn Mas'oud, le grand compagnon, il a vu autour du cou de son épouse khayt, un fil comme ça, un fil qu'elle avait attaché. « Faqala mahadha » Elle a dit, c'est quoi ça C'est quelque chose de nouveau. Elle vient d'attacher un fil qu'il n'avait pas vu auparavant. Elle a dit, ça, c'est un fil dans lequel on m'a fait une ruqya. On le fil, on a fait une ruqya, on l'a mis. « Qu'a la fa'akhadahu faqata'ah » Il l'a pris et il l'a coupé en deux. Il l'a envié Abdullah ibn Mas'ud et il a dit إِنَّ Abdullah عَبْدِ اللَّهِ لَعْنِيَا عَنِي شِرْك Il a dit la famille de Abdullah ibn Mas'ud ils n'ont pas besoin de شirk. Il a dit je veux pas de شirk moi chez moi à la maison. سَمِعْتُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمِ il a dit j'ai entendu le Prophète dire et il a mentionné ce hadith que la Ruqya et quoi Tamaim ainsi que les Si voilà, que ça c'est Shirkon, donc ici Al-Shahid, pourquoi est-ce qu'il utilise ce hadith-là C'est pour preuve que cette tamima ainsi que la ruqya qui est faite, parce qu'il sait ici, il a assumé, okay, il sait, Abdullah ibn As'ud, que c'était pas ici une ruqya qui est shar'ia, et la preuve que c'est une tamima ici qui a été qui a été porté alors elle a dit pourquoi est-ce que tu le dis fa qultu lima taqulu hadha laqad kanat ayni taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulan al yahudi yarqiha fa idha raqaha sakanat ladime tu sais mon œil ici ça me faisait mal j'avais un problème avec mon œil et à chaque fois que je parlais je partais chez tel raqi qui était un yahudi ya, ya, ya, à chaque fois qu'il faisait la ruqya sur ce fil là et eh bien tout de suite je me sens quoi Je me sens mieux. Alors, remarquez ici, c'est quoi <coughs> Cause à effet, mais ici, c'est une épreuve. Ok, alors, Abdullah ibn Masoud radiyallahu ta'ala anhu, bien sûr, grand sahabi, faqih, comprend des choses de Al-Ghayb ici, qu'il a appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faqala, innama thaliki amalu shaytan, yan khasuha biyadihi, faidha raqaytiha kaffa'anki. Il a dit ça, c'est l'action de shaitan. Shaitan, qu'est-ce qu'il fait Pour faire croire à la personne que... L'aspect super superstitieux de la chose. Il dit, c'est le shaitan qui tape ton oeil, qui creuse ton oeil avec son doigt. Et à chaque fois que tu reçois cette rukia, il cesse, il te laisse. Vous comprenez Il te laisse tranquille pour que toi, tu fasses le le lien entre ça et entre ça Allah azza wa Jal, encore une fois ici parmi les causes à effets qui existent dans cet univers mais que nous on peut pas voir c'est pas toutes les causes à effets qu'on peut voir il y a le cause à effet d'un monde qui est relativement invisible pour nous comme le monde de el jin ce que les djinns ils font que ce soit les djinns qui sont croyants bien les djinns de As-shayateen, comprenez Même les djinns, ils font selon le cause à effet. Et les djinns, ils ont certains pouvoirs. Ce n'est pas des pouvoirs qui sont super naturels. C'est juste que c'est des pouvoirs qui correspondent à leur type de création, qui est différent de nos pouvoirs. Tout comme il y a certains animaux qui ont des pouvoirs qui sont différents de nos de nos pouvoirs. La seule différence, c'est que les animaux, on les voit, les djinns, on les voit pas, mais eux, ils peuvent nous voir. Les Alors les djinns, entre autres, ils profitent de cette, ce petit avantage que eux ils ont de nous voir et qu'on puisse pas les voir pour parfois essayer de nous faire tomber dans un cercle. Si c'est une épreuve de est-ce que tu crois vraiment est-ce que Allah azawajalla il dit, le prophète sallallahu alaihi il dit, ou bien tu crois en autre chose que tu n'as pas pu expliquer. Peut-être je ne peux Peut-être je suis pas Abdullah Ibn Masud. Je ne peux pas expliquer comment se fait-il lorsque le Yahudi il me fait rocia dans ce fil et que je le porte, je me sens mieux. Peut-être je peux pas l'expliquer. Mais même si je suis pas capable de l'expliquer, je sais que ça c'est quoi C'est une forme de shirk mineur et que c'est interdit et que c'est haram dans la religion d'Allah Subhanahu wa Taala. Après ça, il a dit Inna ma kana yakfi ki anta kooli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool. اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما et la mentione du doa du prophète sallallahu alayhi wa sallam la ruqya du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous pouvez la trouver dans hisn al muslim la forteresse du, du musulman je vais pas écrire toute euh, toute la, tout le doa ici est-ce que vous voyez ici le, le lien encore une fois le lien est la, la justification OK Il n'y a pas quelqu'un qui fait le shirk en général. Regardez bien. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le shirk sans une certaine forme, sans une certaine forme d'avantage. Il n'y a personne en général qui va juste faire du shirk sans une certaine forme d'avantage, soit perçu ou bien quoi, expérimenté. Le truc ici, c'est de remettre la chance dans son cadre. Celui qui croit que cette main de forte et me protège, peut-être que c'est parce qu'il y a des personnes, ils en y regardent. C'est tu sais, moi, un jour, je l'ai porté, et tout de suite, je me suis senti bien. Vous comprenez, c'est ça l'épreuve ici de tawhid et de de shirk. C'est comme l'histoire ici, c'est une histoire je vais pas citer dans quel, dans quel pays parce que <rire> un jour j'avais cité cette histoire dans dans une bas. à la fin de la khoutba quelqu'un s'est levé et a commencé à crier pourquoi vous dites ça à propos de mon pays dans mon pays il y a de grands ulama et tout j'ai dit pas parlé tant pige donc juste ça comme c'est juste que l'histoire s'est passée s'est déroulée dans dans ce pays donc dans un pays dans un petit village il y avait des gens qui croyaient il y avait cette croix toutes les personnes dans ce village il avait la croix ils avaient la croyance que celui je pense c'était le jeudi. OK, ça peut être n'importe quel jour mais je vais donner ici le jeudi. Je sais pas, je me rappelle pas c'était quel jour. Tout celui qui voyage le jeudi va avoir un mal qui lui arrive. Que c'est un porte-malheur ici, c'était une croyance. OK, une croyance que personne ose faire autre le jeudi, faut pas voyager. Quelqu'un qui a pris son tawhid, il a pris son din ainsi de suite, il a voulu les défier. He wants to prove them wrong, il veut leur montrer que ça c'est faux. Par l'ouakir, pas seulement parler les adilla. Parfois les gens parlaient d'alil, ils vont pas comprendre. Mais il veut tout simplement leur montrer que c'est faux. Il a pris son animal, je pense c'était un âne. Et il est monté sur son animal. Et il a dit « Moi, je pars en voyage aujourd'hui. » Alors là, tout le monde a commencé à courir vers lui, à essayer de le retenir de force. « Mais tu es fou, mais c'est grave, qu'est-ce que tu vas faire ainsi de suite ?» Il a dit « Non, moi je, prends, je pars en voyage aujourd'hui, je ne crains rien. Je crains seulement Allah Azza wa Ils disent « Tu vas voir, qu'est-ce qui va se passer ?» Ainsi de suite. À peine il a avancé quelques mètres, son animal l'a éjecté. Il est tombé par terre. Ils ont dit « Tu vois, on t'a dit ainsi de suite, ne fais pas ça, c'est très grave ce que tu fais. Il va avoir un malheur, c'est de la malédiction qui va tomber sur toi. Pourquoi tu ne veux pas craindre ?» La semaine d'après, il a repris son animal et il a dit « Moi, je pars en voyage. » Disent "Dis mais toi, tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu es fou. C'est attention. C'est vraiment grave ce que tu fais, ainsi de suite." L'animal a avancé un peu, l'a éjecté. Il est tombé par terre. On dit encore une fois "Voilà, tu le méritais. Tu veux pas comprendre et... Donc là, qu'est-ce que ça fait Ça ne fait que accentuer leurs croyances. Eux. Mais lui, ça c'est test ici de tawhid. Lui, il a yakinan Allah azawajalla. Il ne lâche pas. La troisième semaine. Même chose. Prends son animal et il s'apprête à voyager. C'est la même histoire. Et là, qu'est-ce qui arrive Il sort et il part en voyage et il n'y a rien qui lui arrive. Qu'est-ce qui arrive ici La croyance a été détruite. Comprenez Suffit de prouver que dans un seul cas que cette règle-là ne fonctionne pas pour que toute la règle, elle va, elle va s'écrouler. Voyez-vous donc ici, il peut y avoir un test. Il y a un test. Comment cette ce test-là s'est déroulé, Allahu a'lam, on sait pas. Ça, encore une fois, c'est le monde de l'ghaib. OK Allah Azza wa il éprouve bien sûr, mais le cause à effet, c'est quoi Est-ce que al-jinn ils sont intervenus pour pousser cet animal OK pour le pour le bousculer pour qu'il jette cet homme Allahu Ta'ala a'lam. Et que Un jour Allah Azza wa il a voulu qu'il va protéger cet animal et que al jin qu'il fasse ce qu'il fasse pas cet animal ne va pas être être bousculé. Peut-être, j'ai dit, OK. Allah Tout-puissant, on peut pas connaître le monde du ghaib, mais nous on se fie à quoi On se fie à, au texte de la révélation qui nous explique c'est quoi la bonne chose, c'est quoi la mauvaise chose. Indépendamment du fait qu'on comprend le ghaib ou bien qu'on ne puisse pas comprendre qu'est-ce qui se passe derrière et ce qui est dans ce qui est dans al ghaib. Dans le hadith, maintenant, prochain hadith, hadith de Abdullah ibn Ukaym Marfou'an, من تعلق شيء وكلا إليه. من تعلق شي'an وكلا إليه. Il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, que celui qui accroche quelque chose, celui qui accroche et qui s'accroche à quelque chose... تعلق شيئا وكيل اليه qu'il va être laissé à cette chose là Allah Azza wa Jalla va le laisser à cette chose que cette chose là te défende puisque tu ne demandes pas l'aide d'Allah Azza wa Jalla tu veux que l'amulette te protège alors que l'amulette te protège entre toi et entre l'amulette cette personne là ne va pas mériter l'aide et la protection d'Allah Subhanahu wa Ta'ala alors ici parmi les, les dégâts de ashirk c'est que le shirk nous prive de l'aide et de la protection d'Allah Subhanahu wa سبحانه و تعال من تعلق encore une fois من تعلق بشيئن les ulemas disent ça inclut التعلق du coeur okay? même lorsque le cœur il s'attache à quelque chose qu'est-ce qui arrive ça c'est un hadith ici général quand s'accroche une amulette et qu'on pense que l'amulette va nous protéger ou bien même si c'est pas un objet qui est quoi Qui est physique, qui est matériel, c'est ça. C'est parmi les formes mineures, bien sûr, mineures, plus beaucoup plus discrètes, ok, qui se rapproche ici de shirk. C'est ce qu'on pourrait faire dans notre vie de tous les jours. C'est s'attacher à des choses, s'attacher à des personnes, s'attacher à des asbènes qui normalement marchent bien, ok, mais ça peut mener vers, ça mène vers le bon résultat. Mais le fait que le cœur s'attache à ces choses-là. Moi, je m'attache. Qu'est-ce qui arrive Moi, je m'attache à mes diplômes. Moi, je m'attache à mes compétences. Je sais que je peux le faire. Ok? Moi, je suis plus que qualifié. Moi, j'ai fait maintenant mes études, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience, ainsi de suite. Je vais maintenant chercher un travail et je le sais très bien que je vais avoir l'embarras du choix. Tout le monde va vouloir m'embaucher. Qu'est-ce qui arrive ici Celui qui s'attache à ce... Eh bien, Allah Azza wa va le laisser à cette chose là. OK Pour lui montrer que cette chose là et eh bien la tamlikum min Allahi shay'an, ce n'est pas la chose qui te garantit rien du tout sans l'aide et le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que quand vous avez mentionné ce que cette personne là elle va voir, c'est la déception, ça veut dire elle va être déçue d'avoir beaucoup moins que ce qu'elle pensait aller avoir. En passant, quand on a parlé tout à l'heure de l'histoire de Abdullah ibn ok. donc ici, Hadith ici, qu'est-ce qui nous montre Hadith de Abdullah ibn Mas'ud, celui qui a dit à, sa, à, son, à son épouse, c'est quoi ce est ainsi de suite, elle a dit ça, c'est à chaque fois que je le porte, mon oeil, elle cesse de me faire mal, qu'est-ce qu'on apprend de cela Que la présence des résultats ne veut pas nécessairement dire que la cause, elle est quoi Elle est valide. Vous comprenez Encore une fois, très attention ici, parce que ça, ça c'est le... c'est le, Tout le edlal, l'égarement des La plupart des êtres humains sont égarés parce qu'ils ont vu un certain résultat, ok Sans résultat, quelqu'un qui essaye plusieurs fois et qui n'a pas de résultat, habituellement la personne va passer à autre chose. Mais la plupart des personnes qui s'égarent, c'est à cause de la présence d'un certain résultat. Donc là, il faut faire très attention. C'est parce que dans notre nature, en tant qu'être humain, on aime ce qui est concret. On aime ce qui est quoi On aime ce qui est bon pour nous, ce qui marche, ce qui est bénéfique. Alors on fait souvent l'erreur d'assumer que le résultat est là, ça veut dire que la cause était, était bonne. Qu'est-ce qu'il faut Parce qu'encore une fois, si on pense avec cette logique, eh bien même le seher, aller voir un magicien, aller voir un, un, un voyant, par exemple, et ainsi de suite, ça serait quoi Est-ce que le seher, il amène des résultats Est-ce que le seher, il amène la magie Est-ce que ça amène des résultats Oui, parce que quand on dit le seher amène le résultat, ça veut dire le seher est... c'est vrai, il a une réalité, il a une vérité. Vous comprenez Si on disait que le sihr n'a pas n'a pas de résultat ça veut dire que le sihr c'est du n'importe quoi c'est pas c'est pas quelque chose de réel c'est des contes de fées ce qui est faux parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran Karim que le sihr il a un effet Vous comprenez Mais pourquoi est-ce que le sihr il, a, il est interdit pourquoi est ce Allah Azza wa Jalla il a interdit c'est parce que c'est quoi c'est l'outil des Shayatins c'est pas l'outil Quand, quand plusieurs autres choses, est-ce que la fraude, elle a un effet dans la vie Est-ce que le vol, ça a un effet Oui, on peut s'enrichir. Le résultat peut être là. Okay, donc, Elle n'est pas interdite parce qu'elle n'amène pas l'argent. C'est pas ça la raison pour laquelle elle est interdite. Elle est interdite parce que c'est la méthode de ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa C'est la méthode privilégiée par le shaytan pour nous mener vers le résultat. La même chose ici pour le sihr. sihr, il a un résultat, il a un vrai. C'est vrai, c'est dans le Coran al okay, qu'il y a sihr et ainsi de suite. Mais malgré ça, le sihr, c'est parmi les pires choses dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est la méthode suivie par les Shayatine et les adeptes de Shayatine, et c'est parce que c'est une méthode aussi dans laquelle il y a shirk bilah azawajel ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc toujours faire attention ici à ce leur ici qui est le piège de la présence des résultats un autre hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam inna ruqa donc ça on l'a déjà mentionné euh, un autre hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam en musnad al imam ahmad an ruwayfah qal qala li rasul allah sallalahu alayhi un compagnon qui dit ya ruwayfah la'alla al hayat tatawul bik fa akhbir al prophète « Probablement que tu vas vivre longtemps, tu vas avoir une longue vie. » Et comme il dit si l'imam Ibn Hadd al il a eu une longue vie. Il a atteint l'âge de 100 ans. « Il a vécu environ 100 années. » Ça veut dire il est mort bien après le temps du prophète. C'est pour ça il lui dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Probablement que tu vas avoir une longue vie. » Alors, dis aux gens, informe les gens, après moi, que celui qui tresse sa barbe. Les ulama, ils disaient parce que certains des mouchriquins dans le Jahiliya, ils faisaient des tresses dans leur barbe, comme ça, pour montrer qu'ils étaient forts ou autre chose, en temps de guerre. Alors, celui qui le fait, ou celui qui porte ici, Ka est un collier qui est fait de wattar encore une fois pas n'importe quel collier mais c'est un collier qui était fait en flèche par les arabes ainsi de suite. c'était pour attirer le bien ou bien pour se protéger du mal. <nd> A, Ri,. Ou celui qui fait le istinja, istinja c'est le fait de se nettoyer après avoir fait ses besoins donc soit avec avec de l'eau ou bien avec des objets comme les ahjars, des pierres et ainsi de suite comme il le faisait dans le temps, mais il dit Alayhi celui qui fait le istinja en utilisant soit un os donc des os, un os, ou bien des crottins d'animal biradi'idabatin Alors, il dit le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِي أَنْ مِنْهُ Alors, Muhammad se dissocie de lui. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ça prouve quoi Que toutes ces choses-là, elles sont interdites. Donc, treser sa barbe, ok Parce que c'est faire comme les comme les mouchriki, comme des pratiques de jahili ainsi de suite. Taqalla dawataran ici, porter un collier pour nous être protégés et tout, on a parlé de ça. Et celui qui se nettoie avec radhi udaba ou bien azm, avec un os ou bien avec les crotins d'un animal, ça c'est interdit comme dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que c'est ta'amu. Al que ça c'est la nourriture des djinns Ok, les, les djinns se nourrissent de cela, ils se nourrissent des eaux, entre autres, comme dans un autre hadith du Prophète c'est pour ça que euh, comme il dit salatu, salam, dans Sahih Muslim, C'est la nourriture de vos frères des djinns Ça veut dire les, nos frères, les, les croyants, les musulmans de al Jin. Eh bien, ils se, ils se, euh, ils s'alimentent de cela. C'est pour ça que c'est interdit de de bien sûr de, de mettre des impuretés dans ça et de se nettoyer avec cela. Prochaine ici, on a une narration de Saïd ibn Djoubaïd qui dit euh, donc, Saïd ibn Jubayr bien sûr, c'est parmi les grands tabirines Il dit celui qui coupe une tamima, une annulette qui est sur un être humain. Si tu coupes une amulette qui est sur un autre être humain, tu coupes son amulette, qu'est-ce que c'est quoi il dit Il dit kana ka'at C'est comme si tu as libéré un esclave. Parce que tout comme libérer un esclave auprès d'Allah Azza wa c'est une grande œuvre, c'est une très bonne œuvre. Alors, libérer quelqu'un de shirk en coupant une tanima, il dit c'est la même chose, kana ka'at Ça veut dire ça a une grande récompense auprès d'Allah Subhanahu wa تعال et finalement et c'est pour ce qu'il y a des tamaim an Ibrahim donc Ibrahim ici c'est l'un de grands ulama Ibrahim An-Nakhai vous avez le nom ici An Ibrahim An-Nakhai rahmaoullahu ta'ala il dit kanu yakrahuna tamaim kullaha min alquran wa ghayr alquran il dit il, il n'aimait pas ils étaient contre. Il parle ici de son école à lui. Son école, c'est l'école de Abdullah ibn Masoud. Ok, c'est les étudiants de Abdullah ibn ibn Masoud radhiyallahu euh, taala anhu dans Al-Kufa, Kufa, Kufa en Irak. Donc c'est là que Abdullah ibn Masoud le compagnon s'est établi, et c'est de là que son école elle a grandi. Et parmi c'est euh, les étudiants qui font partie de la descendance de son école, c'est Ibrahim Nakhai. Donc là, le madhhab de Abdullah Ibn Mas'oud et de ses étudiants, c'est qu'ils n'aimaient pas les tama'im, les amulettes, que ce soit avec le Coran ou avec autre chose que le Coran. Comme on a dit, il y avait un khilaf là-dessus pour ce qui est du Coran. On a déjà mentionné cela auparavant. Il y avait une question Oui. Oui. طيب, نعم. Donc ça, il y a dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم, مِن سَعَادَةِ الْمَرْ وَمِن Ça, ça rentre dans les causes à effet. Okay? Donc là, il y a les, les raisons du bonheur et les raisons du malheur qui sont quoi? Cause à effet. Qui sont justifiées. C'est par l'expérience et par le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم. مِن Dans le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم, سَعَادَةُ Parmi les éléments du bonheur le être heureux c'est quoi il a mentionné ali sallatou salam la femme salihah lipos qui est pieuse ainsi que c'est euh, l'animal qui est porté okay? donc de nos jours c'est un véhicule qui est, saliha, qui est qui est bon al wasalam, la demeure la maison qui est qui est bonne Wa min Que parmi les éléments de malheur qui attirent le malheur à la personne, c'est quoi? Elle marque à l'épouse qui est mauvaise, qui a un mauvais comportement, et ainsi de suite. Ainsi que marque à bout le l'animal ou bien le véhicule qui est sou qui est mauvais. Ok, donc de nos jours, quelqu'un qui a une auto qui a toujours des problèmes, ainsi de toujours, il dit moi, à chaque semaine il faut que je répare quelque chose. Ça va dire hey, il y a hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam. Débarrasse-toi de cette auto, va acheter une autre auto. Ok? Il y a pas de bien dans cette auto. Ouais, quoi? Well baitou, la même chose ici pour ce qui est de al bait, pour la demeure, la maison. Quelqu'un dit toujours dans ma maison, moi il y a pas de bien, y a toujours du mal qui m'arrive, ainsi dessus toujours des problèmes. Alors la même chose ici. C'est dans le hadith du prophète صلى alayhi عليه وسلم. Essaye d'aller vivre ailleurs. Essaye d'aller vivre ailleurs parce que soit qu'il y a quelque chose de tangible, ok, pourrait pour avoir quelque chose de de tangible dans cette demeure, dans cette maison. Tu as un mauvais voisinage, des voisins qui te causent toujours des problèmes. Il y a des failles dans cette maison que toi tu ne connaissais pas avant de l'acheter, c'est pour ça que la maison est trop ancienne ainsi de suite, ou bien quelque chose encore une fois du monde de l'invisible de et peut-être il y a c'était une maison, comment on dit, hantée, ça veut dire habitée par el jin avant que toi tu habites là-bas ainsi de suite. Il y a pas de bien, ça veut dire va chercher une autre une autre maison. C'est ça le sens du hadith. Vous comprenez Donc ça c'est encore une fois C'est cause à effet. Le prophète Sassam, ici, il est en train de, de, de valider la présence du cause à effet, qu'il y a des causes qui mènent vers le, le bon résultat, qu'il y a des causes qui mènent vers le mauvais résultat. Est-ce que l'argent, euh, la question, est-ce que l'argent c'est le bonheur ou c'est pas le bonheur l'argent C'est pas le bonheur, c'est le, bon. -ce le bonheur. Donc, L'argent, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas tout le bonheur. Okay Mais l'argent, c'est parmi les causes du bonheur. Okay si quelqu'un te dit « Non, non, l'argent n'a aucun effet sur le bonheur. C'est de n'importe quoi ce que la personne le dit. Okay » Pour ça, dans le hadith du prophète, « Ni'mal malu salih lirradhuli as salih »« Que, que c'est une bonne chose. »« Al malu salih » L'argent, les biens qui sont salih, ça veut dire que c'est halal, c'est taillé, baisille, il y en a beaucoup, pour une personne qui est pieuse, pour rajul as-salih, c'est clair. Donc, oui, l'argent c'est une cause du bonheur, mais cette cause du bonheur pourrait ne pas mener vers le bonheur, soit parce que il y a d'autres éléments, d'autres causes du malheur qui sont beaucoup plus grandes, C'est clair Ou bien parce qu'il y a un manir ici, il, mani, il y a un empêchement qui fait ici, qui crée une exception que cette cause ne mène pas vers le résultat. Comme Qui pourrait nous citer un exemple Comment est-ce que la cause de la richesse ne mènerait pas au bonheur Soit qu'il y a tabdir, ok Gaspillage, soit que la personne ne paye pas zakat, quelqu'un ne paye pas zakat, ok Donc il y a là, il y a ici une... Baraka qui est enlevé de cet argent. Donc le, son caractère initial qui est d'être bénéfique, alors il se dissipe ici. Il, ce, cette valeur-là de l'argent va partir, il n'y a pas de baraka, pas de bénédiction, parce qu'il ne paye pas quoi zakat parce qu'il ne rembourse pas ses dettes alors qu'il doit les rembourser parce que parce que parce que donc il y a men, ici, il y a un empêchement qui empêche la cause de mener vers le résultat ou il y a d'autres causes dans l'histoire OK c'est pour ça il faut il faut jamais faire l'erreur ici de faire une interprétation simpliste dans la vie OK unidimensionnelle avec un seul paramètre de dire ah l'argent l'argent c'est le bonheur vraiment mais comment se fait-il regarde il y a tel et tel ils sont riches mais non pas ils sont pas heureux c'est pas vrai que l'argent c'est le bonheur Ou le contraire. Le contraire, se dit. Regarde, lui, il est riche et il est très heureux. Pourquoi tu dis l'argent, c'est pas bien Alors non, l'argent, c'est parmi les causes du bonheur. Ça mène vers le bonheur normalement. Ça peut ne pas l'être à cause d'un manier, un empêchement ou parce qu'il y a trop d'autres causes qui contrebalancent et qui mènent vers le malheur. Passons maintenant au tabarrok. L'âkm du tabarrok ici, c'est très important, ça aussi. C'est quoi le tabarrok Eh bien, ça vient du mot baraka. Tabarok c'est chercher la baraka. La baraka on le connaît, c'est la bénédiction, ok? Al-barakatu, ma al-baraka, huwa an wa wa shar'an al al-kathir. Donc, le mot baraka toujours on dit baraka, baraka, baraka. C'est un mot qui est barakallahu ok? C'est un mot qui est extrêmement utilisé. C'est quoi le baraka? Le baraka c'est lorsque l'effet le, positif de la chose, il est quoi Multiplié, il est accentué et le beaucoup plus que que la norme. Encore une fois, c'est lorsque ce cause à effet régulier, ils reçoivent un coefficient x.2 x .2, euh, x, fois, x fois 2 x2 donc deux fois 10 fois وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَيَشَا Baraka peut-être dans la dunya, ça peut-être dans l'akhira. Okay, la baraka des bonnes œuvres, ici, des... de la récompense auprès d'Allah عز و جل. أضعف, عز و جل يُضَعِفُ أضعف ان كثيرا Il multiplie la récompense pour les bonnes œuvres. Donc, le coefficient ici qui vient accroître la force du cause, de la cause ici et le résultat qu'on va avoir, c'est ça ce qu'on appelle ici la baraka. La baraka. Tabarrok, c'est le fait de chercher la baraka. Où est-ce que je peux trouver la baraka Tout le monde aimerait ça, avoir la baraka quelque part. Trouver ma dhannou, la baraka. Où est-ce qu'on peut la trouver et où est-ce qu'on ne devrait pas la chercher C'est ça qu'on va couvrir maintenant, b'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors, qawaidu al parmi les principes ici de tabarrok, la tathboutu baraka tushayin illa bidalil. Premier principe ici, c'est qu'on ne peut pas parler qu'il y a de la baraka dans une chose excepté par un délil. Il faut avoir une preuve. Okay? Je peux pas dire cette table ici. Beaucoup de baraka, cette table. Quelle est la preuve Pas de preuve. Donc, on peut pas dire du n'importe quoi lorsqu'on parle ici de al-baraka. Deuxième chose. Deuxième chose aussi, c'est que Deuxième principe, deuxième condition, c'est que la forme. Donc parfois, il y a des, il y a de la baraka en une chose. Il y a de la baraka en une chose, mais il faudrait que la façon de laquelle on cherche la baraka dans cette chose, il faudrait que ce soit aussi une forme qui soit licite. La pratique en tant que telle, il faudrait qu'elle soit quoi, licite. Est-ce qu'il y a de la baraka dans le Coran dans le Mus'haf On est tous d'accord. Mais si quelqu'un, il dit, moi, je prends le mousshaf et je vais commencer à le mettre sur mon visage, comme ça, je vais commencer à le faire passer sur ma tête et mon visage et sur mon dos et ainsi de suite, on va dire quoi Ça, c'est une bid'a, c'est une innovation. Donc, la baraka à son essence, là, elle est présente. Par contre, la méthode adoptée ici, elle est elle est fausse. Donc là, dans le tabarroque, il faut s'assurer qu'il y ait une preuve qui nous dise Dalis, que Il y a baraka dans cette chose, mais aussi que la méthode pour chercher la baraka maintenant pour extraire la baraka, elle doit être licite. Par parlons maintenant de des formes de baraka. Ok, donc il y a la baraka al ma'na'wiya. Donc première forme de baraka ici, c'est la baraka qui est morale ma'na'wiya dans des choses qui ne sont pas nécessairement matérielles. Donnons des exemples. Al-Masjid al-Haram, Masjid al-Haram, Masjid, al Masjid de la Mecque, c'est un lieu qui est quoi Béni. Makanun mubarak, limo da'afati adjali salati fihi. Parce qu'entre autres, la salat, elle est grandement multipliée dans Al-Masjid al-Haram. Sa valeur, elle est beaucoup plus grande. Donc là, c'est un exemple d'un lieu dans lequel il y a une baraka. Est-ce que quelqu'un pourrait nous citer maintenant un temps dans lequel il y a une baraka Du mois. Quand euh, quand la pluie elle tombe. Donc dans, dans le cadre ici de mes temps de dua, on peut donner un exemple plus fort encore. Lailatul Qadr. Lailatul Qadr il y a c'est meilleur que mille mois. Donc ça c'est une baraka qui est morale reliée à un temps. Soit que c'est relié à un lieu ou bien relié à un à un temps une hissiyya la deuxième chose ici c'est baraka qui est physique c'est pas quelque chose de moral c'est quelque chose de physique quelque chose de tangible que baraka okay, qui est physique ici par النفع الحسي من الشفاء comme le fait que Allah Allah Azza il a établi il a créé dans certains aliments dans certains objets ainsi de suite une baraka une force quoi spécifique particulière comme pour par exemple ce qui est de al haba sawda s'appelle ça la la, la grande nigelle grain noir طيب habat as-sawda hadith d'Abu Hurayra radi Allahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam il a dit sallallahu alayhi wa sallam que dans al haba sawda J'espère au nom que dans cette habba sauda, eh bien, il y a une guérison pour toute maladie, un remède pour toute maladie sauf, sauf la mort. Il la Il la sauf pour ce qui est de la mort, mais ça guérit toute autre maladie. Bismillah subhanahu wa taala. Tiens, maintenant. Est-ce qu'on se contente? On a un hadith qui nous dit que Saab elle est Qu'il y a le bien, qu'il y a la baraka dans ça. Est-ce qu'on se contente de cela? Où il y a une deuxième condition à chercher. Comment l'appliquer? Comment l'appliquer? Ok. Donc là, on va chercher. Mais comment l'appliquer? Alors, akluha ou Le fait soit de manger, de la consommer directement, ou bien comme les ulama ils disent l'huile de la graine de nigelle de l'habba saouda le fait de l'appliquer sur la peau et ainsi de suite que ça c'est des façons licites pour chercher la guérison et le bien de l'habba saouda des façons illicites ça serait quoi mettre de la graine de nigelle dans mon auto dans ma voiture je veux dire ça va protéger ma voiture ça va mettre beaucoup de baraka dans ma voiture est-ce que ça ça marche non parce que la façon maintenant la méthode pour extraire la baraka qui est fausse okay, donc elle n'a aucun effet de un et de deux c'est une bid'a, c'est une innovation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné à prendre la habba saouda et la mettre à l'intérieur de la maison, la mettre dans l'auto et ainsi de suite euh, ma ou zamzam, la même chose ici ma ou zamzam, par exemple l'eau de zamzam il a dit alayhi salatu salam innaha mubarakah, dans le Sahih Muslim il a dit que c'est cette eau là, et eh bien elle est bénite, elle est mubarakah euh, innaha ta'a muto''min wa chifa ou suq'min, que c'est un aliment Ça, ça alimente la personne. C'est un aliment qui est suffisant pour la personne, comme dans Sahih Muslim, et dans une narration dans Musnad at tayal ici, que c'est une guérison c'est Chifa ou Sokmin, la même chose ici. Donc, l'eau de, de Zamzam. On peut avoir aussi une baraka physique qui est reliée à une situation, à un état. Le fait de se rassembler pour manger ensemble, de façon collective, Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَذْكُرُوا سْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ Regroupez-vous pour manger ensemble et mentionner, citez le nom d'Allah Azza wa Jal, Bismillah, sur votre nourriture et vous allez avoir quoi la baraka dans votre ta'am. C'est quoi la baraka de la nourriture Ça va suffire pour tout le monde. Qu'est-ce Quoi Ça va, bon. Ça va être plus bon. Ok ça va être plus nutritif, ok, donc ça c'est l'aspect qu'on ne peut pas voir, ok, l'effet que ça va avoir sur le corps de la personne, ok, ça va remplir la personne plus vite, la personne va se sentir plus satisfaite d'avoir mangé, et ainsi de suite, donc tout ça c'est, bi'idnillahi donc ça aussi c'est une baraka, ok, si quelqu'un dit, ok, on va chercher la baraka en mangeant ensemble, on va pas dire que ça c'est haram, parce que ça c'est prouvé par un hadith du prophète, alayhi salatu -salam. Numéro 3 maintenant, <coughs> ce qui rentre un peu dans la baraka physique, mais on peut le mettre comme une catégorie, tout ça c'est académique bien sûr, ok, c'est pas, comment on a dit, au tout début, ok, c'est pas tawhid, c'est pas d'aller demander à quelqu'un dans la rue, est-ce que tu connais les trois formes de baraka, est-ce que tu connais deux conditions, s'il connaît pas, tu connais pas tawhid, non, tout ça c'est des classifications, quoi académique ici. Tant que la personne elle comprend les principes et elle adhère aux principes, c'est ça le tawhid d'Allah donc ça peut être relié à chercher la baraka auprès d'individus. Ok? Auprès d'individus. Ok. Barakatun ammatun bi ahli al fadl wa al-ilm Donc il y a la baraka auprès des personnes pieuses et la baraka auprès des ulamas, des savants personne pieuse et des savons alors est-ce que cette baraka là elle est valide alors oui elle est valide entre autres on a hadith authentique du prophète sallalahu sal alayhi wa sallam il a dit ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idha ru'a Allah al alladhi 'alayhi s-siraat sav devrais-je vous informer de ceux qui sont les meilleurs parmi vous Ils ont dit « Oui, il Rasoul Allah. » Il a dit « C'est les personnes que quand on va les voir, on va se rappeler d'Allah, Azzawajal. » En les voyant, on se rappelle d'Allah. « Iza ru'u, dhukira Allah. » Donc ça, c'est, encore une fois, les textes sont très clairs. Qu'il y a de la baraka, quoi À être avec les gens du bien, les gens qui obéissent à Allah, Azzawajal. Avec « As-Salihin »,« Rufqat As-Salihin ». Et qu'il y a de la malédiction, le contraire, Il y a de la la'na, de la malédiction avec les personnes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal. Al-Usat et ainsi de suite. Okay. Il y a un degré, un, un, un nombre très important de textes là-dessus. Dans les deux cas. Que, être avec euh, Ashab al-Kahf. Ashab al-Kahf, quoi c'est Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous parle de l'histoire d'Ashab al-Kahf Ils étaient fa se des gens qui inahom fitit un ammenu béropi hin wad nahom huda. verla comme lireule ma il monson, la baraka du ehnulâf, elle touche même à un chien qui a avec eux. M même le chien qui a avec eux, la baraka se qui le dans le Quran, le chien, leur chien. Comprenez Donc la barraquette d'être avec les personnes qui sont, qui sont pieuses et être avec des personnes désobéissantes et des personnes injustes et des oppresseurs et ainsi de suite, ça c'est la malédiction, c'est le contraire. Donc le principe en tant que tel, il est clair, le principe en tant que tel, il est clair, il est indiscutable. Mais là comme on a dit, on parle du 3.A, okay donc pour ce qui est des personnes pieuses en général, mais il y a plus haut que ça. Le 3.B ici, c'est la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Baraka d'être physiquement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est spécifique au prophète alayhi sallam. Et là, encore une fois, il y a l'aspect moral de la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est juste le fait de faire partie de sa ummah, de la ummah du prophète alayhi sallam. Que ça, c'est une grande baraka pour les vrais croyants que leur... Euh, umma c'est la meilleure des ummas, que leurs actions en quoi sont multipliées auprès d'Allah Azza wa Jall مضاعفه auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala ça c'est la baraka morale d'être en présence ou bien d'être lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a la baraka physique tabarruk bin-nabi sallallahu alayhi wa sallam baraka physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça encore une fois c'est dans les textes Et par un nombre très élevé de hadiths, OK, différents hadiths authentiques du prophète عليه que les sahaba ils cherchaient la baraka dans les cheveux du prophète صلى dans la peau du prophète même dans la sueur بعرق النبي comme dans le hadith ici, authentique dans le Sahih Muslim, il dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينه بأنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءه في الغدات البارده فيغمس يده فيها الدي سي الرس رضي الله تعالى عنه كو ابره صلاه الفجر كديما chaque jour ابره صلاه الفجر لي جون امنير لسو دي سو د سو avec de l'eau او بروفيت صلى الله عليه وسلم و يل ميت عليه الصلاه على الانتيير دو لو de chaque saut. Qu'est-ce qu'ils cherchaient les Sahaba ici Baraka, ok Encore une fois, qu'est-ce que cela nous indique On a couvert dans d'autres cours, dans Sol-Faq, dans Hadith, ainsi de suite, mais on peut le couvrir ici, on a à chaque fois nous, un autre angle, ok Qui nous montre ici Sharafou la noblesse d'être un compagnon du Prophète Ça, c'est les aspects que les gens ignorent lorsqu'ils parlent des Sahaba. Ils Sahaba, c'est juste des, des êtres humains comme nous. C'est juste non, mais juste le fait d'être, d'avoir été avec le Prophète sallallahu alaihi sallam, d'avoir eu la baraka ici du prophète ﷺ chez la baraka anhum l'eau qu'ils buvaient que c'était ou bien ils prenaient leur baille, ils donnaient cette eau Le prophète ﷺ mettait sa main met à l'intérieur ok s'il la met ﷺ c'est que c'est C'est licite, c'est que c'est vrai il y a une baraka que Allah, il a mis en lui que tout ça c'est une baraka que nous on peut pas avoir que celui qui n'est pas un sahabi ne peut pas avoir du prophète عليه الصلاه والسلام Anas radiallahu ta'ala anhu il dit لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه فما يريدون ان تقع شعره الا في يد Sahih Muslim. Un aussi, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait le halak, le coiffeur, qui est en train de couper ses cheveux et ses compagnons qui sont aux alentours de lui. À chaque cheveu qui tombait, quelqu'un il le prenait. Vous comprenez Tout ça, bien sûr, c'est très clair et très évident dans les textes. Il y avait des questions Oui Taïm, regardez. Bonne question ici. Comment de nos jours connaître les personnes qui sont pieuses Il y a une différence entre connaître le groupe de personnes qui sont pieuses et entre connaître une personne qui est pieuse, ok Pour ce qui est de, du groupe de, de personnes, toujours la communauté des croyants, surtout lorsqu'ils sont dans l'atta'a, dans l'obéissance d'Allah Azza wa L'aspect communautaire, c'est quoi C'est les gens de la jumou'a qui font le salat du jumou'a. Les gens de la Jama'a, ils sont venus pour faire salat al-isha. Il y a 50 personnes qui font salat al-isha. Ça, c'est un groupe qui est... qui est quoi Qui est pieux. Sans regarder si l'aspect individuel des personnes. Si c'est 50 personnes, si c'est 50 personnes, c'est... que c'est des gens qui boivent de l'alcool à l'extérieur une fois par semaine. Mais ils se sentent comme ça, comme on dit, entre guillemets, par la chance, bien sûr, tout par le qadar d'Allah, mais de façon aléatoire. Ces 50 personnes-là, sans se programmer, ils se sont juste retrouvés dans le masjid, tous, ils sont venus pour Salat al et l'un d'eux, il guide Salat al Lors de cet état, lors de cette hay'ah, cette situation bien particulière, ça c'est une quoi, Rufqatoun Salih. Vous comprenez pourquoi Parce qu'ils sont dans le masjid, Ils sont en train de faire le salat. Allah Azzawajal fait descendre la baraka sur ce groupe. Maintenant, lorsqu'ils sortent à l'extérieur et l'autre, il a dit un mensonge et l'autre, il est méchant et l'autre, ça, c'est autre chose. Donc Ça, c'est la baraka de la collectivité de salat. C'est pour ça, toujours... Dans l'islam, on prend toujours quoi Les apparences à la part. Toujours, On va pas dire, ah, je vais rentrer dans le masjid et voir les gens, ils sont qui et tout. Non, le masjid c'est fait pour quoi C'est pour le dhikr d'Allah, ça c'est la règle. Ça veut dire, en règle générale, dans la partie majeure des cas, celui qui rentre dans le masjid, il veut faire quoi Il veut faire le bien. Il veut se rapprocher d'Allah, il veut se purifier. Qu'il soit, lui, une bonne ou une mauvaise personne. Dans la majorité des cas, celui qui rentre dans un masjid, qu'est-ce qu'il veut et faire tawba ou se rapprocher d'Allah ou se purifier ou s'éloigner de Shaitan ou autre chose, ok Il y a des personnes qui rentrent dans le masjid pour voler des dents, la boîte de dents, pour voler, mais ça c'est des exceptions. On parle pas de ça. Mais la règle générale, c'est on prend pour acquis que n'importe quelle situation qui est une situation d'obéissance d'Allah Azawajel, la baraka elle est là. Les malahikah alayhi mustalam, ils vont être là et ainsi de suite jusqu'à la preuve du contraire. Pour ce qui est des individus personne personne personne là oui عند فساد الزمان faut lorsque les temps sont mauvais comme, comme on dit فساد الزمان c'est pas les temps de de la noblesse de l'islam et ainsi de suite là il faut être plus conservateur plus sur ses gardes ne pas se précipiter de dire ça c'est une personne qui est salih une personne qui est pieuse et ainsi de suite mais si on voit par l'expérience que la personne soit qu'on la connaît personnellement et que on ne connaît que du bien de cette personne à travers le temps soit de par sa science et sa pratique et ainsi de suite les apparences toujours les apparences c'est pas ce qui est au-delà des des apparences ou la personne istafarda. je connais pas la personne mais quoi Istafarda dikruhu les c'est C'est le jugement général des musulmans de la communauté que ça c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui craint Allah Azza wa qui a Est-ce que je connais Imam Malik moi Je l'ai vu Non, mais je sais que Imam Malik c'est quoi C'est radul salih, sanum, un homme pieux. Pourquoi Parce que il y a tellement de personnes qui l'ont expérimenté, qui le connaissent, qui l'ont testé, qui ont en fait euh, qui ont interagi avec avec cette personne-là et qui sont tous sortis avec la même la même conclusion, vous comprenez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 Oui Oui. Oui. Oui. Donc, Ça c'est complètement faux, okay? Ça encore une fois, ça en est dans, à, au limite de shirk du shirk à savoir du cercle mineur, ici de penser que parce qu'un enfant c'est un jumeau en touchant ses cheveux il va avoir la baraque, ok Non, complètement faux, Vous comprenez. Euh, remarquez ici la, la différence entre ça et entre le fait que le prophète صلى dit que celui qui caresse la tête d'un orphelin, caresser la tête d'un orphelin, il a dit ça dans un hadith authentique. Qu'est-ce que ça fait Ça adoucit le cœur de la personne. Ok, donc ça c'est dans le hadith que caresser la tête d'un orphelin, il y a une baraka dans ça. Il y a un effet sur le cœur de la personne. Ça va adoucir le cœur de de la personne. Ça veut dire de celui qui a caressé. Ok. D'ailleurs, vaqarabar Certains ulama, ça c'est une, une opinion de certains ulama. Ok, mais qui est fausse. C'est pas parce qu'ils l'ont mentionné que c'est vrai. Que on peut faire al-tabaruk bi salihin. Qu'on peut faire le tabaruk aussi par les individus qui sont quoi qui sont pieux autres que le prophète sallalahu alayhi wa salam comme les ulama et les et les adorateurs et ainsi de suite donc il par exemple bihim OK toucher leur peau comme ça atamasuh ou bien leur vêtements comme ça, ok, ou bien leur sour, su su'ur c'est lorsqu'il va boire de l'eau, il va laisser un peu d'eau, moi je vais boire le reste de l'eau par exemple, ainsi de suite, ou bien il a fait du woudo, il reste un peu d'eau, je vais faire le woudo avec le reste de son eau, et ainsi de suite. Euh, certains, par exemple, ils vont porter un maouloud, ils vont porter leur nouveau-né, ils vont le prendre ça chez un alim, autre chose, ils vont dire, si tu peux faire le tahnik, ça veut dire ici avec la date, prendre un peu de date, la mâcher, après ça, donner ça au bébé, ok, à la place de le faire lui-même, il va dire, moi je vais prendre mon fils, je vais lui faire tahnik, chez tel alim, chez tel empieux, ainsi de suite. Donc ça c'est l'opinion de certains même. Par contre, cette opinion-là, elle est clairement fausse, clairement fausse, ok, que le tabarroq physique par les individus exclusif au prophète, salallahu alayhi sallam, c'est clair probablement j'ai n'ai pas cherché dans la question mais on assume que c'est le cas pour les autres prophètes aussi mais c'est dans notre science on seulement à qui la question spécifique ça c'est particulier au prophète pour les raisons suivantes de un bien sûr de un c'est que Il y a personne qui qui approche même le niveau du prophète, Dans dans sa dignité, Dans sa valeur et son honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, deuxième, deuxième argument ici, très évident aussi, c'est que Adam On est toujours dans le domaine de quoi De la supposition, de dan, comme dans le qu'on avait vu, rabbatu dan. Ici, on est toujours dans le 70%, le 80%. Lui, cette personne là je pense que c'est une personne pieuse de ce que je sais voilà nous ala la illa khayran je connais que du bien de cette personne Est ce qui reste toujours un 10% que c'est pas vrai est-ce qu'il y a quelqu'un après rasoulullah sallalahu bon après sahaba wa, après Abu Bakr Omar est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui sur cette terre aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre vers lequel je peux me diriger et dire par Allah wallahi à 100% Ça, c'est un, quelqu'un de pieux. Ça, c'est quelqu'un que Allah il aime. Il n'y a aucune méthode de pouvoir le faire. Impossible. Vous comprenez On n'a aucune méthode pour pouvoir dire que telle personne aujourd'hui sur cette terre, c'est un wali d'Allah, c'est quelqu'un de pieux à 100%. Lorsqu'on juge de la piété, on ne juge que de l'apparence qui nous indique quoi un Une balance ici. Je suis assez convaincu. C'est ce que je vois de l'apparence. Donc, là, c'est la deuxième chose. Euh, troisième chose aussi. On ne sait pas quelle va être la fin de cette personne. Même si c'est quelqu'un de pieux, est-ce qu'il va mourir sur la piété ou sur autre chose Ce billah. pas le cas du prophète, alayhi sallallahu Aspect pratique ici maintenant, aspect dalil. Est-ce que les Sahaba l'ont fait Non, il n'y a aucun dalil. Il n'y euh, okay, a aucun hadith, ni aucune narration que après le رسول الله sallalahu alayhi wa sallam les sahaba malgré qu'ils avaient l'embarras du choix OK après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'ils sont allés faire tabarruk par Abu Bakr non ni par Omar ni par Uthman ni par Ali ni par Abdullah ibn Masoud ni par euh, avec tous ces grands sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a aucun des tabe'in qui est allé pour faire tabarruk Y a personne qui est allé pour dire à un tabiri qui va dire Bakr, je vais prendre tes cheveux pour les garder chez moi pour faire tabarok. Bakr fait woudou et je vais prendre le reste de l'eau, je vais le boire, ok Ils n'ont pas fait cela. Donc ça c'est une preuve que on ne peut pas le faire. Un autre point ici. Donc ici on peut, ça devient un terrain glissant ici pour, pour l'autre gars là, celui qu'on pense qu'il est pieux, ça peut être une fitna pour lui, ok, ça peut être une fitna pour lui et détruire son iman. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le simple fait... De faire trop de louanges dans le visage de la personne, comme ça, de lui faire comme ça. Que penser C'est quoi qui est plus plus fort, plus exagéré Que quelqu'un fasse tes louanges dans ta face, ou bien que quelqu'un te dise Regarde, donne-moi, donne-moi tes cheveux lorsque tu vas chez le coiffeur. Regarde-moi certains de tes cheveux, ok Si tu bois de l'eau dans moi, c'est quoi qui est qui est plus plus fort sur sur sur, sur, sur le cœur C'est le deuxième. C'est tabarnac, ok C'est beaucoup plus que le simple fait parce que quelqu'un te fait des louanges. Tu peux, on va dire quelqu'un pourrait euh, il cherche quelque chose un intérêt où il veut juste lui euh, jamais avoir euh, dire de bons mots, de bonnes paroles, peut-être il n'y croit pas ainsi de suite. Euh, non. Donc c'est pour cela que les ulama, ils ont dit que le tabarruk, c'est seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, OK Et quelqu'un va dire "طيب de nos jours, quelqu'un va dire ah dans tel musée, il y a il y a le Il y a, euh, comment on dire, les, les sandales du prophète sallallahu alayhi wasallam. Dans tel musée, il y a l'épée du prophète sallallahu alayhi wasallam. sallam, ainsi de suite, ok À ma connaissance, à ma connaissance, et je suis à 99% certain, ok et Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit le contraire. Le contraire, tous ces objets-là, il y a rien qui prouve à 100% que c'est des objets du prophète sallallahu alayhi wasallam. ok Il n'y a pas de scène il n'y a pas de chaîne de narration ici. Okay, donc, tout, à chaque fois quand vous les voyez, les, photos, les images que vous voyez sur Internet et sur euh, donc qu'on va mettre, ça c'est dans tel musée en Turquie, ça c'est l'épée du prophète, ça alayhi wa sallam, ci de suite, ok Je suis pas un archéologue ici, je suis, mais ça reste que, point de vue ici, hadith, adillah, on n'a pas de sanad ici, on n'a pas de chaîne de narration. Il y a rien qui prouve que ça, vraiment, ça appartenait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une question Allah Azza wa Jal nous aime parce qu'il nous a donné le rizq. Comme par exemple. Euh... Oui et non, regardez. Si on parle des ni'mes d'Allah Azza wa Jal en général, ok Tu dis, Allah Azza wa Jal il nous aime, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la nourriture, Allah Azza wa Jal nous a donné la santé, nous a donné la sécurité, nous a... de façon générale, ok Oui, Allah Azza wa Jal nous aime et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le bien pour toutes ses créatures. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il donne les ni'mes. Ça veut dire si j'en parle pas au sens que je crois que je suis spécial. Moi je suis, moi Allah azza wa il même plus que les autres plus que les autres parce que Allah il m'a donné la richesse parce que Allah il m'a donné la santé ça c'est faux parce que Allah azza wa jall il dit dans sourate al-Fajr "fa'amma al-insanu idha mubtilihi rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa rabbi akrama" wa amma idha rabbi kalla donc ça c'est faux cette logique là est fausse si je pense que Allah il m'a donné la richesse ça veut dire moi Allah azza wa il m'aime. Il même ça veut dire je suis quelqu'un de particulier même pas au sens général Allah azza wa il aime ses serviteurs il aime le bien pour ses serviteurs il leur donne rizq oui ça c'est l'amour général pour les serviteurs d'Allah azza mais si je le dis au sens que parce que moi je suis spécial qu'est-ce que cela implique que si Allah m'avait pas donné La richesse. Si Allah m'avait pas donné la santé, si Allah me l'enlève demain, ça veut dire Allah est m'aime pas, même plus. Ou que le pauvre Allah azawajal il l'aime pas parce qu'il n'a pas reçu la richesse. Donc là c'est faux, Vous comprenez. Mais si on parle de façon générale, ou bien si on parle quelque chose relié au din, pas relié à la dunya, ok? Allah azawajal il t'a donné la euh, la connaissance du Coran. Allah azawajal il t'a donné la possibilité de lire le Coran. Tu sais réciter le Coran. Allah Azza il t'a donné, il euh, t'a donné un masjid devant ta maison et que tu peux te rendre facilement au masjid. Quelque chose relié à la akhirah, au dîn. Même dans ce cas-là, c'est mieux toujours de dire quoi Allah azawajalla, il veut du bien pour moi. Il veut le bien pour moi. Vous comprenez Arad taala bika comme dans le hadith du prophète sallallahu euh, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ بِهِ فِي أَبْدِينَ Que si Allah Azzawadji il, il veut du bien pour une personne, il lui donne quoi la Compréhension de la religion. Mais pas au point d'arriver de dire que... Quoi Allah il m'aime. Parce que Allah il m'a donné la connaissance du Qur'an. Parce que le Qur'an... C'est preuve pour moi ou contre moi. C'est pour ça Allah Azzawadji il parle des gens du Livre. Négativement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, abna wa Nous sommes les les fils, les enfants d'Allah, ta'ala. et nous sommes quoi? Les bien-aimés d'Allah. Celui qui dit moi, c'est moi que Allah aime. Ça c'est, ce enfin, sais qui est tout aff. En disant cela, je suis en train de dire que Allah il est satisfait de moi et que moi je suis une personne pieuse et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est des mots qui sont à, à éviter toujours. Si on le dit au sens général. Pas de problème. Allah Azza wa Jal, il nous aime, il nous donne le rizq, il nous donne, il nous prend soin, ça, il a pas de problème. Allah Azza wa Jal, il m'aime, tout comme il aime ses serviteurs et il aime du bien pour eux, il aime la guider pour eux ainsi de suite. Il nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa il nous a donné le Coran, il nous a donné le sam'a, l'absar, l'af'ida, il nous a donné des cœurs, une vie, ainsi de suite. Pas de problème dans ce sens général. Mais Allah, il m'aime, moi, c'est un peu quoi Limite, limite, ok Limite, limite, et ça peut... Donc là, s'il y a quelque chose de bien, dis oui. Allah Azza wa Jal veut du bien pour toi. Il t'envoie une ni'ma, alors sois reconnaissant. Wallahu alam. Oui. Encore une fois, c'est quoi la preuve C'est quoi la preuve La na ala Allah. Alla on ne faut, faut jamais placer des jugements à, à, à la place d'Allah Azza wa Comпре ei? On hi Taberам impose дек 설명. Allah Card smokesi, Allah看а очум Sho, logу им любобom тежчина, Ек orient see... Allahамifer не els 전 onовеето. Allahам verteа со Спауабjem. Allahам этом р프�амот се ваше за да Аллах normalеть, само всјјеѓето на Корapi, Bilder и сосн infinity, и така дarleа тоснани다но, посвечитèтно. Но Allah,abus ли м Pentazен, маю, ма право? Ај се вајето е Pourquoi est-ce que qui qu'est-ce qui me permet de juger si on ouvre cette porte ici de commencer à juger Allah il aime lui Allah OK ça c'est un peu dans cette société est ce qu'il leur reste ici de, de quoi de de la de la religion et même malheureusement chez plusieurs musulmans ce qu'il leur reste de la religion c'est certaines formules quoi symboliques comme ça juste pour pour créer des euh, comment on peut appeler ça t'aimer créer des euh, créer des illusions OK God loves you Correct. t'as pas à t'en faire God loves you normal et okay? toi God loves you l'autre euh, c'est pas c'est pas mon ami c'est mon ennemi God doesn't like people like you OK c'est facile de pouvoir coller des quoi des des étiquettes de la sorte et c'est puissant ça comme comme jugement de dire aux gens on regarde lui Dieu il aime tu sais Dieu il aime lui Dieu il l'aime pas. Non. Allah Azza wa Jall on dit que Allah il aime les croyants, Allah, il aime les croyants. Allah il n'aime pas les infidèles. Allah les mécréants. Comprenez, ça c'est clair. Après ça, moi est-ce que je suis vraiment un croyant Les croyants que Allah Azza wa Jall il aime, الذي نحقق الايمان Allah a'lam. J'espère, on dit j'espère, ardou J'espère Je souhaite être parmi que les, les gens que Allah Azza wa Jalla aime, mais pas au point de dire que Allah Il m'aime moi. Ok, vous comprenez pas Ça c'est un peu, ça c'est un peu puissant, c'est un peu fort. Oui. Insha Allah, on peut dire Insha Allah qu'Allah Azza wa Jalla nous aime. Insha Allah on peut dire ça non. Oui. Mmh. Moi, ses, ses, oui, Mais moi il aime, il aime. Si aller, mais, mais moi Allah ne, j'ai pas comme, j'ai pas et entendu. OK Et donc dit Oui. Oui, et il tout le monde, oui. et moi j'ai l'impression que moi il ne pas. Donc comment on doit répondre à cette personne là Comment ne pas lui répondre en lui parlant spécifiquement est déjà en train de parler de, de est... J'ai pas compris le le mot Allah ne m'éclaire pas, ça je l'ai pas compris. dans, dans quel sens éprouvé, OK qu la, la guider, Oui. Allah, monde, oui. Et, et se, aussi, on... Allah Azza wa ne guide pas tout le monde. OK Ça ça c'est faux. Yahdi may yasha wa yasha. Allah il a envoyé la guidance pour tout le monde à travers les prophètes et les messagers mais après ça Allah azza il guide ceux qu'il veut subhanahu wa ta'ala et parmi les personnes que Allah azza il guide c'est les personnes qui cherchent la guidance de façon sincère celui qui cherche la guidance qui est sincère Allah azza wajl il le guide celui qui ne cherche pas la guidance si Allah il veut il le guide si Allah azza il, il veut il ne le guide pas Allah yaf'alu subhanahu wa ta'ala Oui, exactement on peut on peut pas encore une fois on peut pas faire on ne fait jamais des jugements finaux sur Allah Azza wa et l'état des cœurs sauf un jugement que Allah Azza wa il a fait comprenez c'est clair ça c'est juste ça la la tata'alla sur Allah la natalla نتalla c'est dire des choses c'est comme décider pour Allah Azza wa comprenez Quand une fois, ça c'est ça c'est l'erreur entre autres, c'est la pratique typique ici de Ahlul Kitab, des gens du livre, que tout ce qui reste de leur religion, c'est quoi C'est Amani. Ok, quelqu'un il meurt, quelqu'un il meurt, quelqu'un va mourir dans un accident, quelque chose. Don't, don't worry, he's in a better place now, il... quelque part ailleurs, là. parti en vacances. Ok Nous, on peut on peut pas le dire. Nous, fil Islam. On peut pas le dire même pour quelqu'un qui faisait kiamul leil et qui faisait il lisait qur'an on dit insha'allah nardou on espère pour lui insha'allah que il est auprès d'allah azawajel il est filjannah insha'allah mais on peut pas dire il est better place halas il est dans une place meilleure ainsi de suite on ne dit pas cela namri euh, si oui Mais pourquoi ce que quelqu'un perdrait confiance à cause qu'elle est testée J'ai pas compris. J'ai pas compris le lien entre les deux. Excusez-moi. Ma question, c'est quel est le lien selon cette personne qui vous dit ça Quel est le lien entre la guidée, entre l'épreuve parce que l'épreuve habituellement c'est pas pour la guider, c'est plus pour des choses tangibles de la vie. Les gens n'ont pas les épreuves parquer parce qu'ils souffrent parce que parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est pas une question de guider de à chercher la vérité. Alors je comprends pas pourquoi est-ce que une épreuve ferait en sorte qu'une personne pense qu'elle qu'elle ne peut pas être guidée. Parce que si la personne est dans une épreuve, oui. Elle, que, euh, elle ne connaît pas la finalité, elle ne sait pas quoi faire elle OK. et je pense c'est plus dans le sens où je ne sais plus quoi faire c'est juste ok donc vous parlez vous parlez pas ici de guider en termes de religion parler de guider je ne sais pas quoi faire dans la vie c'est plus ça Okay. Il se dit que ok, Allah va me montrer quoi faire, il va me sortir de ce problème. Mais quelqu'un qui perd confiance dit justement le contraire que ok, j'attends toujours, mais je ne vois rien. Taï, oui. taï, très bonne question. Pour ce qui est de j'attends toujours, mais je ne vois rien. Ok, ce que ce que quelqu'un qui dit ça doit, doit doit toujours se rappeler ce qu'on doit rappeler à cette personne, c'est que l'épreuve et l'épreuve sans issue nécessairement connue n'est vraiment pas spécifique à toi, n'est vraiment pas une exception pour toi, c'est le cas de tous les êtres humains. C'est la vie humaine, ok J'ai entendu un, un alim, ça fait pas longtemps dire quelque chose de très intéressant, ce qui est complètement vrai. La, la plus grande fitna, la plus grande épreuve des gens, dans leur iman, C'est pas vraiment l'épreuve de la religion, c'est pas l'épreuve de la religion, c'est faites euh, fait salat ici pour reprendre un peu les exemples que le cheikh, que le savant il avait mentionné. C'est pas fait salat, faites le siyam, OK il, Peu de personnes vont quitter la religion ou bien vont tomber dans le kofur ou bien vont suivre le shaytan parce que Allah Azza wa leur a dit faites la salat et ils ont fait la salat, et ils ont dit ah, oh, c'est tellement pas bon la salat. OK ou bien ils ont jeûné Ramadan ils ont dit, ah, tellement pas bon Ramadan OK même ceux qui sont pas très pratiquants ils vont faire Ramadan avec tout le monde et ils vont vivre dans la dans la quoi l'environnement OK Euh, celui qui part, euh, Umrah, qui part au Hajj, même si initialement il était moitié-moitié ça va me coûter de l'argent, je vais devoir sacrifier, mais en général celui qui part il va dire oh c'était tellement bien, j'aimerais ai, revenir l'année prochaine, ok, après quelques mois, Shaitan il va lui dire ok, mais t'as beaucoup de factures à payer, t'as beaucoup de travail il va dire ok, peut-être une autre fois, ainsi de suite celui qui fait zakat, il va faire l'effort sacrifice, mais Dans son esprit, il est en train de dire quoi J'ai aidé quelqu'un. Tant que tant qu'on va pas lui dire ton argent a été volé par quelqu'un, ainsi de suite. Ok, il a toujours confiance qu'il a aidé un orphelin quelque part. Mais l'épreuve des gens, des êtres humains, c'est quoi C'est dans le cadre, dans le destin Ok C'est quand la victoire d'Allah Allah, Allah Azza wa a promis sa victoire, elle va arriver quand Je fais dua depuis longtemps et j'ai cette maladie, ça va venir quand le, le, le remède Allah Azza wa promis. Ça fait longtemps que je vis dans la pauvreté, Allah Azza wa il dit que celui qui euh, celui qui fait le bien, Allah Azza wa va l'aider, moi j'ai fait sadaqat et tout, ça va venir quand Ok? Euh, la la la question typique, la shubhat typique des athées, surtout de nos jours, ok? La shubhat typique, c'est la première question. Si vous avez déjà fait darwa ou parlé à des personnes athées ainsi de suite, ça c'est la première carte qu'ils font. Si Dieu existe, pourquoi il y a tellement de souffrances dans le monde? Et il y a des enfants qui sont malades et il y a tout le monde. Ok? C'est la c'est le c'est la c'est la plus grande épreuve ici. De l'Iman, c'est dans le qadar, C'est dans les questions de qada. Mais là, ce que les gens échappent C'est que ce genre de choses, eh bien, c'est juste là. Ça fait partie de notre nature. Celui qui pense que moi, je suis testé, je ne vois pas, ça. c'est vers où, là Ce que cette personne-là ignore, c'est que toutes les personnes que vous croisez dans la rue... Tous sont dans la même situation d'une façon ou d'une autre, ok Peut-être leur épreuve vient de se terminer la semaine dernière et la prochaine va venir dans un mois. Peut-être qu'ils n'ont pas encore testé, ça vient dans, dans cinq semaines, ok Mais c'est juste le cas pour tout le monde. Mais l'ignorance de l'être humain et le shaitan avec ça fait en sorte que les gens pensent que moi je suis le seul J'attends depuis longtemps et que ça arrive pas, vous comprenez Alors que ici la question de comme une fois un peu de relativité du regard que nous avons dans le temps pour Allah Azza wa Jalla, inna yawman 'inda rabbika alf mimma ta'udun. Pour Allah Azza wa une journée c'est comme 1000 années pour nous. Une journée pour Allah Azza. Donc toute cette vie du monde pour Allah Azza, c'est comme un seul moment. Mais pour nous, quatre semaines, c'est beaucoup de temps. Vous comprenez Pour nous, Avoir de la grippe pendant 4 jours, c'est c'est beaucoup là. Il faut aller voir le médecin parce que ça, ça c'est pas normal là. On va te dire c'est pas normal si le mal il dure plus que 3 heures, il faut euh, euh, faut aller voir le médecin. Donc là on, on est toujours en mode panique, parfois de façon justifiée ou humaine, normal, naturelle. Parfois aussi c'est le Shétan qui vient accentuer la chose. Donc c'est ça ce que la personne doit toujours garder en tête, c'est que Comme on l'a mentionné, la raison d'être de cette vie du bas monde, c'est l'épreuve, c'est le test. L'ia bluah kum ahsanu amala. Et l'épreuve, n'importe quelle épreuve, eh bien, ça vient avec des inconnus. C'est vrai ou non l Épreuve, c'est quoi C'est des des inconnus. Un exemple, un examen avec toutes les réponses fournies, c'est pas un examen. Une épreuve, un examen, c'est quoi C'est avec des Des inconnus. Il faut, il faut être patient. Il faut attendre. Il faut, on va prendre avec le temps. Ok Donc ça c'est très important, Charles. Taï Oui. Comment rassurer la personne ici Oui, la question de la confiance dans la raison. Ok Ça, comment Quand vous dites comment rassurer la personne, je peux rassurer la personne avec des rappels, mais après un certain temps, c'est euh, rassurer. Ici, si c'est à un certain moment donné, ça devient hideux. Ok, quelqu'un qui ne veut pas être rassuré, qui veut juste penser du mal dans l'Arzor, suivre Satan. Moi, moi, je, je, je, je n'y peux rien pour une telle personne et vous, vous n'y pouvez rien parce que c'est ça le iman. Le iman, c'est c'est khusnul Iman, le iman, c'est quoi Iman, c'est de penser du bien dans là. C'est aussi simple que ça. Et le contraire du iman, c'est de penser du mal d'Allah Azawajal. C'est pour ça Allah Azawajal dit "Inna hulay asumirahillah ila al-qawmul-kafirun", que seuls les kafirines ils, perd, ils perdent l'espoir en Allah Azawajal. Ceux qui sont kafirines, s'ils pensaient vraiment du bien d'Allah, ce qu'ils vont être des kafirines hmm? Comme le Hassan al-Basri le dit, je pense le Hassan al-Basri "Al-mu'minu ahsan aznahu bi-Rabbhi fa ahsan al-amal", que le croyant il pense du bien de son Seigneur, c'est pour ça qu'il fait le bien. Pourquoi? Parce qu'il pense le bien de son Seigneur. Il pense que en faisant le bien, Allah zahad, ce qu'il lui cache derrière ce bien dans la dunya, dans la est beaucoup plus grand que ce qu'il va avoir s'il fait pas le bien. Et le kafir ou bien le fasiq, à pense du mal de son Seigneur. Quelle question typique là? Question typique, typique standard, standard normal. Dès que quelqu'un te pose cette question de Le jour, nasjid après, du mois et tout, tu sais vers où ensemble, ok Je peux, je ne peux pas faire, le, je ne peux pas prier au travail. Je ne peux pas prier au travail. Et là, moi, je te donne leحكم de le faire, aspect faire. Moi, je te donne, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Tu fais quoi C'est quoi les alternatives On va faire prier à telle heure, on va faire le jam entre au pire, jam entre d'hora et asri, etc. Je peux pas. Et lui, il te dit juste, je peux pas, je peux pas. Toutes les options que tu accordes, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, lui, il cherche tout simplement quelqu'un qui lui dit quoi Ne viens pas à la dhumura, ou bien, ne... mais je peux pas te dire ça parce que ça, ça ne fonctionne, ça ne passe pas le test de le faire. Alors moi, ce que je te dois te dire en dernier recours, c'est qu'il y a Hafila. Quoi Va chercher un autre emploi qui te permet de faire ta salat parce que tu as été créé pour faire la salat et pas pour travailler. Travailler c'est c'est la deuxième chose. Non, on a été créé pour faire la ibada. Et là la réponse de plusieurs personnes c'est mais il y a pas C'est quoi il y a pas Alors c'est c'est quoi la conclusion que tu as déjà déterminée Ça veut dire que tu as déjà déterminé une réponse, tu as déjà déterminé un état final de ce monde qui y a pas un autre état possible. Quand tu me dis « Non, non, il y a pas, j'ai cherché, c'est impossible, il n'y a pas. » Vraiment Vraiment, tu as cherché de toutes les portes de risque de ce monde, des millions de portes, tu les as toutes fait chercher comme ça, et tu as dit « Il y a rien qui reste. » Des millions de portes de risque, elles sont toutes fermées, y ça, il, dit, lui, il y a rien. Qu Est-ce que ça, c'est vrai Mais que lorsqu'il dit « lui il n'y a pas », qu'est-ce qu'il est en train de dire Mais plus que je suis autorisé à ne peuvent faire du moi, plus loin que ça, c'est quoi il pense du mal d'Allah Azawajal, c'est tout. Tu penses toi que Allah au fait, il t'a demandé de faire quelque chose qui n'est pas faisable, ok Parce qu'il t'a dit va faire va faire salette et moi je me charge de ton risque. Mais après ça, rien il n'a pas tenu sa promesse. Ou il t'a oublié. Il a, il a oublié que le, que toi tu veux faire la salat et que tu cherches Compris là, c'est la dimension de l'intention ce qui est dans ton cœur. Moi, j'y peux rien après ça. Moi, une fois que tu une fois que tu me dis ça. Tu dis, salam alaykoum, prochain, c'est qui qui a la prochaine question je, je peux rien après ça, parce que là, on est dans la question ici de l'hidayah, dans ton cœur. Tu penses du mal d'Allah, Azza wa Jal, tu n'es pas complètement convaincu de la chose, je ne peux rien à part te faire un bref rappel. Oui, Afin. <rire> je ne peux même pas te parler de Oui. C'est juste pour un cas euh, concret, par exemple, une personne, qui peut peut des années, il a toujours des problèmes, par exemple, en un moment donné, une année, a, comme un enfant, comme Oui. tout ça, y faire un emploi oui. après on, enfin toujours des malheurs des choses qui qui qui, qui arrivent oui. euh, des de, des années en années des mois en mois et là comment la personne va dire j'ai dû faire quelque chose dans la alors plus me parce que il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas qu'est-ce qui se passe donc oui. là la personne ne sait pas quoi donc en ce moment là c'est pas comme il ne croit pas c'est pas comme euh, c'est pas comme il a, mon opinion c'est juste comme qu'il y a quelque chose comme tu dois faire mal mal à Allah non non même cette logique elle est com complètement fausse OK que quelqu'un dise moi je suis toujours éprouvé ça veut dire moi j'ai fait quelque chose de mal que je pense pas du, du mal d'Allah azza wa mais je pense du mal de moi-même même cette logique elle est fausse complètement fausse vous comprenez c'est parce que euh, on va le voir tout à l'heure inchallah pour l'une des raisons pour lesquelles on étudie la sirah la vie du prophète sahaw. Pourquoi C'est pour voir toutes les épreuves à, à travers lesquelles le prophète sahaw il est passé, OK Alors c'est c'est beaucoup plus grand que n'importe quelle épreuve que l'un de nous pourrait avoir dans sa vie. Achaduna asibtila'an anbiya. La sourate dans le Coran Karim qui est une histoire du début jusqu'à quasiment la fin, sourate Yusuf, c'est quoi Partie majeure, c'est quoi c'est des c'est des épreuves que personne de nos jours n'a Mais a personne aujourd'hui qui est d'un degré d'un prophète qui a été jeté dans un puits, vendu comme un esclave, jeté en prison, je ne sais pas quoi, mais il est une chose. Donc, ça n'a aucune logique de penser que moi, je suis très éprouvé dans la vie. Alors, quoi Allah ne m'aime pas ou j'ai fait quelque chose de très grave dans ma vie. Vous comprenez Regardez, l'erreur, c'est quoi ici L'erreur. Le principe qui est faux, principe de départ, c'est quoi C'est d'assumer que le qadar, ça veut dire le plan réel, ok, pas le plan qu'on a étudié dans planifier votre vie, non, ça c'est le plan qu'on essaye de faire, non, le plan réel, ça veut dire le déroulement final de la vie de telle personne, de, de, la, de sa naissance jusqu'à sa mort à l'âge de 70 ans. On fait l'erreur de penser que ce plan-là, en le lisant, eh bien, on peut méditer un peu et trouver quoi une raison de cause à effet qui explique le qadar okay, que ah, ce, ce, ces choses-là mènent vers telle vie exactement vous comprenez ce qui est complètement fou là on rappelle que le qadar c'est une question de ilm d'Allah azza wa les euh, entre guillemets OK Ça, on peut pas bien sûr parler d'Allah azza comme ça mais juste pour vous rapprocher ici ce qui justifie ce qadar C'est pas, y a, y a pas, y a pas quelque chose qui justifie. C'est pas pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette. Vous comprenez? il Y a pas une forme. Donc pourquoi est-ce que lui il est né pauvre, lui il a vécu pauvre, lui il a eu trois maladies. Lui a, ça peut être la même vie entre deux personnes pour des raisons complètement différentes. En somme le qadar c'est quoi? Allah ma Allah il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Yakhluq al adad. Il crée des choses qui sont opposées de toute forme. Il crée Adam Alayhi Salam son père et son mère, il crée Hawa à partir d'un homme et pas à partir d'une femme, il crée Isa Alayhi Salam à partir de quoi Une femme et pas à partir d'un homme. Il crée de tout Subhanouh. Mashallah. Il crée Donc il faut pas essayer loin pour essayer de penser, mais comment se fait-il et lui Quelqu'un il a eu une vie pleine de malheurs parce que au début de sa vie à jour, il a fait tellement de mal, il a fait quelque chose d'extrêmement grave. Ça peut être le cas. Quelqu'un, il a une vie tellement pleine de malheurs parce qu'Allah Azzawajal veut du bien pour cette personne, veut l'éloigner de la dunya. Okay? Parfois, le malheur, il éloigne la personne de la dunya. Il l'attire vers l'akhira. Allah Azzawajal donne à une personne une vie pleine de malheurs. Pourquoi Qu'elle devienne prête parce que dans 50 ans, tout ce malheur qu'elle a vécu, et eh bien, ça va de faire de elle une personne tellement forte, tellement résistante, que dans 50 ans, eh bien, on va voir c'est quoi l'apport qu'elle va faire dans cette vie. Vous comprenez Donc, là, il ne faut pas faire l'erreur de, de penser qu'il y a une formule mathématique quelque part qui nous explique le qadar, le déroulement de la vie de chacun. Pas important. N'importe quelle chose sur laquelle... On n'a pas de contrôle, c'est pas moi qui a directement initié la chose, OK Des choses qui tombent sur moi, maladie, accident. Pourquoi c'est arrivé Pas important. Ce qui importe ici, c'est comment est-ce que je peux la transformer à mon avantage dans la dunia et dans la akhirah, soit avec reconnaissance, shukr avec la patience, sabr comme dans le hadith du prophète عليه الصلاه والسلام. Tabib. Continuons, Inch'Allah, il reste un petit dix minutes, le maximum. Taïb, ça, on l'a déjà couvert. Donc, on parlait de ici. On a hadith du prophète ou bien hadith de euh, très brièvement. Umar, radiyallahu qu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il était, lorsqu était khalifa, amirul mu'minine, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu. lorsqu'il voyait qu'il y avait des gens qui allaient visiter l'arbre sous lequel le prophète, sallallahu alayhi wasallam sallam, on lui a fait la baïa. Il y avait un arbre sous lequel le prophète صلى الله عليه وسلم prêtait allégeance. Omar ta’ala anhu, il remarquait qu'il y a des gens qui donnaient une certaine importance à cet arbre. Il allait visiter l'arbre. Il disait ah, :« Ça, c'est le musée. L'arbre, ça, c'est les quels les restes, les traces ici de la baie » Qu'est-ce qu'Omar ta’ala anhu il a fait Il a coupé cet arbre. Pourquoi De crainte qu'il y ait quoi Al gulou. Le fanatisme, encore une fois. L'excès que les gens y vendent avec le temps. « Ah, ça c'est un arbre qui est béni. arbre de Baraka. Il y a la Bey'a qui a été faite ici. » Après ça, quelqu'un va commencer à invoquer cet arbre. « Qatr al-shirki »« Esbab al-shirki Du début, la coupe et l'arbre. » Comme ça, ça va pas avoir un effet. Plus longtemps, et après ça, l'arbre, on va, on va complètement complètement l'oublier parce qu'il n'a pas d'importance particulière dans la religion d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla il dit aussi dans le al Karim: "Afara'aytum Al-Lat wal Uzza wa Manat ath-thalithah al-ukhra? Alakumudhkar wa lahu al-unthah. Tilka idhan qismatun dhiiza." Donc Al-Lat wal Uzza wa Manat brièvement, c'est trois ici. Trois on a parlé de ça dans As-Sira, dans le début les premiers cours de la Sira que ça c'était parmi les divinités que les arabes ils avaient. OK, certains ulama ils disent que l'aide, ça vient de ça vient de euh, Allah et que Euh, Al-Uzza ça vient de Al-Aziz et que Al manat euh, que Manat ça vient de Al-Mannan donc ils ont tiré ces noms de ces divinités là de certains des noms d'Allah la et que certains parmi eux comme euh, certains parmi ces divinités comme Al-Uzza c'était c'était proche d'un arbre que okay, c'était relié à une nakhla et le prophète ça a assemblé, là, Khalid ibn Al-Walid pour couper cet arbre là et pour détruire cette cette euh, cette idole là de euh, de Manat Euh, ou bien de Al-Uzza Al plutôt Donc tout ça ici, ça nous montre encore une fois le danger de penser qu'il y a auprès de certaines pierres, de certains arbres et ainsi de suite, une bénédiction qui est qui est particulière. Finalement, hadith ici très important de ذات ou anwad Abu Waqd al-Laythi radiallahu ta'ala qui dit « Kharajna ma'a rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam ma'a ou ila hunayn wa nahnu hudatha u'ahdin bi-kufr بكفر Donc ce compagnon il nous dit « Un jour on est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ». C'était On se dirige vers la bataille de Hunayn. Donc ça, c'est l'armée. Et il dit, ou ahdin bi il dit, On était un groupe de compagnons qui étaient fraîchement convertis à l'islam. Ok uh, On venait juste de sortir de l'Kufr. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient ici? Des, des quoi? Des... des restes encore. Qu'ils okay? comprennent pas à 100% encore leur dîle. Et il y a des restes d'attachement à certaines pratiques antérieures. Alors, il dit, وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا Et les mouchrikins, ils avaient un arbre, une sidra, qu'ils faisait le «i'tikaf». «Y'عْكُفُونَ», c'est quoi «i'tikaf»? c'est «hova c'est comme le «i'tikaf» qu'on fait dans Ramadan, ok, c'est une sunnah, «i'tikaf» de rester dans le masjid pendant plusieurs nuits, «i'tikaf». Alors, les mouchrikins, ils faisaient le «i'tikaf». و... Ils attachaient leurs leurs armes sur cet arbre là. Pourquoi Pour chercher quoi Le bonheur et la puissance et la baraka. Ok, c'est des mouchiriqins, c'est des polythéistes. Ok, donc ils avaient probablement un arbre comme ça. Ils disaient cet arbre là, il est béni. Avant de partir en guerre, tout le monde va aller là-bas. On va tous s'asseoir devant l'arbre, chercher la puissance. On va mettre nos épées et les les euh, comment dire, les suspendre okay, sur les branches de cet arbre et ainsi de suite. Alors, il dit ici, qu'est-ce qu'on a fait, l'erreur fa, euh, fa Et elle s'appelait ici that donc cet arbre-là, il s'appelait alors on a dit ya Allah, anwat, anwat, anwat. On a dit euh, est-ce que tu peux nous bâtir aussi une dhête anouade Nous aussi, on aimerait avoir comme les autres aussi. Nous aussi, un arbre qu'on va... Qu on va mettre nos épées dessus ainsi de suite on va chercher la puissance auprès de cet auprès de cet arbre OK parce qu'il venait de sortir ici de al-jahiliya <coughs> qu'est-ce que le prophète sallalahu alayhi dit ce qu'il a dit c'est pas le temps de parler de ça je vais leur parler plus tard on va maintenant plus important celle d'aller faire la guerre et tout non, non. Le prophète sallalahu parce que c'est une question ici de shirk alors il n'a pas quoi il n'a pas toléré cela alors il a dit alayhi sallam Allahu akbar inna sunan C'est les sunan, les sunan ça veut dire quoi c'est c'est la la tradition, c'est la c'est le chemin que tout le monde tout le monde va passer par là. OK, c'est les mêmes erreurs, c'est les mêmes choses qui se répètent. Qui se répètent les Israëls, les vous avez dit par Allah, vous avez répété et vous avez dit ce que banu israël, ils ont dit à Moussa Qu ce que ils ont dit à Moussa Ça c'est dans le Coran le Karim. Je vais ajouter ici la après. Dans le Corјан-Карим, Allah Azza wa Jal nous parle de Banu Isra'il qui en dit à Musa «Ij'allana ilahan kamalahum alihah qala innakum qawman tajhalun». Banu Isra'il, ils ont passé avec Musa «Jawaz nabi Bani Isra'il al-Bahar fa'ataw ala qawmin ya'kufun ala asnam illahum». Banu Isra'il, ils ont ça c'est après qu'Allah Azza wa les a sauvés. ont vu les signes d'Allah Azza wa il «Firaun», ils s'est de suite. Là, ils sont passés par un groupe de personnes qui avaient quoi Des idoles. Et qui tournaient, qui faisaient le intikaf auprès de ces idoles. Qu -ce Qu'est-ce Ils ont dit à Moussa, alayhi salam Est-ce qu'on peut avoir un dieu comme eux Ils ont aussi des divinités. Okay. On va avoir aussi nos dépierres et ainsi de suite. « Vous êtes des ignorants. » Vous venez de voir les signes d'Allah, vous voulez avoir des dépierres après cela. Donc ici, Certains des Sahaba, parce qu'ils étaient Hadith ou Ahadith, venaient fraîchement de sortir de jahiliya et de l'idolâtrie, ils ont pensé que nous aussi on peut avoir aussi, euh, comme on le faisait avant jahiliya avant la guerre, est-ce qu'on peut avoir ya la soula aussi un arbre Ok, penser de nos jours euh, sapin et ainsi de suite. Ok, certains, certains musulmans disent mais peut-être nous aussi on peut avoir des lumières pour les enfants, c'est pas grave, un petit sapin comme ça, un petit arbre, au en fait, ce qui compte, ce qui est dans le cœur et ainsi de suite. Ok, alors il a dit allez, cela الله Akbar, إِنَّهَ السُنَن que ça c'est les ça c'est les sunan les sunan ça veut dire les traditions comme ça vous allez faire les mêmes erreurs comme dans d'autres hadiths du prophète vous allez faire les mêmes erreurs de de « Ahnul Kitab » avant vous, qu'ils ont fait avec leurs prophètes et ainsi de suite. Et parmi ces erreurs-là, comme on apprend de ce hadith ici, le danger de faire quoi D'imiter les koufars, de prendre les koufars, de dire ah, « ils ont des choses, on peut faire peut-être la même chose, mais avec une bonne intention. Okay » Ça commence par l'imitation, ça va finir avec l'essence et la signification même de leur action de faire exactement exactement la même chose. من ائمه المالكيه الله الاندلس إلى دي رحمكم الله أينما وجدتم سدره أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات انواط فاقطعوها الروغ للامام الطنطوشي دونصوني فوق الحوادث والبدع الروغ regardez oh vous les musulmans ça juste un discours, ok, ça c'est un savant, il est en train de dire ici une fatwa, un hukm, que là où vous trouvez une sidra, un arbre autour des, duquel il y a des gens qui cherchent la bénédiction, qui le vénèrent, qui euh, mettent leurs vêtements dessus pour chercher la baraka, n'importe quelle autre chose, alors que vous là, Il faut couper cet arbre-là s'il devient ici un un eid. Ça veut dire un endroit que les musulmanes, que les djihadistes, ainsi de suite, ils vont penser que ça c'est un endroit qui est qui est sacré. Donc là, il faut fermer cette porte-là vers vers shirk Et parmi les choses que nous apprenons ici de ce hadith, c'est quoi C'est que Al-Muntaqil min al celui qui était sur le faux sur al batil sur l'égarement, sur la bid'aï, ainsi de suite, même s'il rentre dans la vérité, lorsqu'on okay? était dans la bid'a où on faisait des mauvaises choses, et que on rentre dans Al-Haq, on a fait la, notre tauba, notre repentir, il ne faut pas penser qu'on a effacé toutes les traces. Peut-être qu'il reste encore des traces de notre quoi De nos mauvaises pratiques qui pourraient sortir, ressortir à certains à certains moments. C'est pour ça toujours avoir besoin de, des autres qui nous donnent nasiha, qui nous donnent rappel, parfois demander une deuxième opinion, s'assurer que ce qu'on fait c'est la bonne chance, que c'est halal et, et ainsi de suite. Et un autre point que nous apprenons aussi de ce hadith, c'est que husnul maqasid, les bonnes intentions, ne justifient pas nécessairement quoi L'action. Ok, Donc, euh, que quelqu'un disent ah nous on veut juste euh, là les sakhabe ils voulaient quoi ils voulaient juste vaincre les mouchilikins ok c'est la bataille de Hunayn on veut être plus fort plus puissant on veut gagner on veut pas être vaincu alors c'est quoi le moyen on veut avoir nous aussi vertu vertu noire ok comme on a parlé tout à l'heure avec le frère la question quand euh, arrivent les élections et ainsi de suite les gens ils disent ah c'est les élections ils pensent que tout est tout tout est halal il y a plus, il y a plus personne ils demande... Euh, Qu'est-ce que les ulémas, qu'est-ce que les savants, ils disent et ainsi de suite. Non, c'est toujours non, non. Il faut juste il y a tel parti, n'est pas avec les musulmanes. Il faut, il faut le défaire. Il faut prouver notre présence. Ok, la bonne intention ne justifie pas toutes les toutes les questions. Il faut chercher dans la chose. Il faut chercher ce que Allah Azza wa Jalla dit que c'est halal ou que c'est ou que c'est haram dans le shara' dans Azza wa Jalla. Oui. Quoi? Le hadith celui-là ici? Okay. Le Hadith, c'est qu'il y a le prophète Saram qui est parti vers la bataille de Hunain avec certains de ses compagnons et un groupe de son armée, ils venaient fraîchement de se convertir à l'Islam. Et là ils ont vu que les Mochélikins l'ennemi, eh ils avaient établi ils avaient choisi une, euh, un arbre qu'ils appelaient vêt ou à ils ont dit ça c'est un arbre béni, on va mettre nos épées dessus, on va rester auprès de cet arbre pour chercher la puissance avant notre bataille. Et là, ses compagnons qui étaient fraîchement convertis à l'islam, eh bien, ils sont tombés dans le piège. Ils ont dit à ah, Rasulallah, est-ce qu'on peut avoir aussi, nous, un arbre comme eux comprenez Non. Est-ce qu'il y a des questions, brièvement, avant de conclure Inch'Allah. Taïb. Wallahu ta'ala a'la wa'a'la wa sallam wa sallam wa baraka an abina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhid wa da'wan ala alhamdulillahi rabbil alamin.